Bienvenue tout le monde, c'est hors-jeu, nouvel épisode, on est juste à temps le, pour l'avant-début de saison, mercredi, écoute, les mépélivres de Toronto, on va aller dans la vieille capitale, non même pas, c'est pas un capitale pantoute, c'est même pas vieille, <rire> ça a bien de rien de ça, va... c'est ça hors-jeu, on parle géographie, je <rire> peux gagner votre animateur et avec moi, Jerry Godbout, ma moitié, ma douce. Le... Lui, il est là. <rire> ouais, moi <et> ça. <rire> Salut. Salut, ça va bien? Ouais, ouais, ouais. Et on a aussi euh, Jean-Sébastien Chapleau, JS, euh, comme on aime si bien le surnommer. Salut, petit papillon. Euh, bonjour, euh, petite chenille. <rire> c'est vraiment comme moins dégueulasse que moi, c'est cette fois. Merci, merci. J'invite mon chauve sa J'étais une chenille avant, puis là, je suis tenu un papillon. Fait ça s'en vient pour toi aussi. Là, courage. Ouais, peut-être, peut-être. Ah, J'aime ça parler de hockey avec vous autres les gars. Euh, D'ailleurs, on va le dire tout de suite. JS est là pour une quarantaine de minutes avec nous parce que il décolle pour aller faire un autre enregistrement. Si vous connaissez pas l'émission, euh, le podcast Parlons Balado, il va aller enregistrer ça avec nos ennemis jurés, ceux que l'on déteste de tout notre âme et que on souhaite la mort à chaque minute de, que, le, que, le, que la vie nous apporte euh, la soirée du podcast. Ah oh. oh, pour eux. Ouais. <rire> je, je vois les blaster, qu'est-ce que tu fous pas. <rire> Fait que, ben écoute, bon enregistrement tantôt, uh, JS. Puis en attendant, bon on va essayer de te maximiser ta présence. Et là, patin patin je me créerai genre dans un éco vedette Je veux qu'on jase en commençant de Zach Kazin. Qui? Kazin. Kazin? Il, il a fait quoi, lui? Lui, il, il est allé se balader en char à 6h30 du matin, sous comme une botte, et probablement gelé comme une, comme une roche. Mm -hmm. Stone like a rolling stone. Et euh, il était dans son, euh, dans, son, euh, dans son SUV, son gros pick-up. Et euh, ben, écoute, euh, c'est pas lui qui conduisait. Il, il était avec deux jeunes femmes. Ouais. Ah, ben il est responsable de bord. C'est lui qui conduisait. Qu c'est louche. Et ils ont eu un accident. Mais tu sais, euh, genre d'accident que le gars, il sort de, de là avec le nez fracturé et, et le pied gauche. Je me trompe pas. Et là, on vient d'apprendre. C'est tout chaud, tout nouveau, tout beau. Ça vient juste, juste, juste de sortir. L'association des joueurs qui annonce que Zach Kaysian est suspendu sans salaire par le canadien de Montréal et qui doit se soumettre à une cure de désintoxication pour l'alcool et les drogues. Bon, bon, grosse vos bombe. opinions, mesdames messieurs, le temple est sur branlant, tout est prêt à s'écouler. <rire> La saison n'a même pas commencé, puis il y a quatre saisons de l'an secondaire déjà annoncées. Régent <rire> <rire> Tremblay va tomber là-dessus comme un patin sur, une... sur un mineur. <rire> OK. <rire> Je Mon opinion à moi, il y a deux gagnants dans cette histoire. Le premier gagnant, c'est le Canadien de Montréal. Parce qu'il vient sauver 2.5 millions sur sa masse salariale en échangeant Prost puis en n'ayant pas de salaire présentement qui compte sur sa masse. tout. j'avoue. En retour. Puis deuxièmement, euh, Devanté Smith Pelly, que dans le fond, euh, il se dit Ah ben là, je vais peut-être pouvoir jouer finalement. Lui, il fait est fait vraiment content. <rire> lui, il vient de gagner parce qu'il était pas bon. Puis finalement, ben, il a peut-être une chance de jouer. Fait que deux gagnants. Puis un perdant, ben.. On dira pas c'est qui, mais c'est le roi du pick-up. Le roi <rire> du camion. En tout cas, c'est lui qui commanditait le pick-up en question avec euh, toutes les, les... Il était tout tagué, là. Je pensais probablement ouais, qu'il avait ça. pas payé cher, là, le, le truck, si ce n'est donné, probablement. Euh, Zach Kéchen. Sinon, toi, Jerry, de ton bord? Ben, moi, euh, sérieusement, euh, je trouve ça louche comme histoire, parce que, tu sais, comme tu dis, euh, ce n'est pas lui qui le conduisait. Ouais. Euh, J'ai des doutes honnêtement, je pense qu'ils ah ouais? Mais à 6h du matin, qui sait qui était témoin de tout ça? À part ceux qui ont entendu le boom, parce qu'on s'attaque qu'un Ford qui rentre dans un tronc d'arbre, ça doit faire du bruit. Moi, ah je trouve ça drôle, les nouvelles. Hein, on a est témoins de la scène, puis il y a été chevaux du Canadien. Ouais, ouais. <rire> ouais, non, ben ça, c'est n'importe quoi. Là. Puis, honnêtement, je sais que c'est lui qui conduisait. Il est avec deux pitons puis on oh, juste, dit « Mène, prends ma place, prends ma place, je veux pas être dans la tu sais. » C'est clairement ça, parce qu'en étant passager, tu souffres pas dans le balloune. Exactement. T'es pas dans l'arbre. Euh, puis justement, la, la, la bombe qui sort comme quoi qui s'en va en cure de désintox, moi j'ai fait Oh shit! Et euh Mais dire deux... que le Canadien était au courant de cette situation-là. Il était... y avait une entente là, entre Bergevin et lui que le gars il ferait attention que euh, s'il voulait pouvoir jouer avec le Canadien, s'il ne voulait pas être suspendu, qu'il devait se watcher. Ça a de l'air que l'entente n'a pas tenu longtemps. Non, c'est Ben en fait, je pense que c'est que c'est sa. Euh, t'sais comme c'est sa réputation. puis Moi, j'espérais que ça. que ça fonctionne, mais. Regarde, euh, Mais en même temps, c'est le gars, il a, il a 24 ans, là. Il a l'air d'un ouais. gars de 32, mais il est plus jeune que moi. Dreit en partant, là, euh, Je sais pas si. Ah mais toi, tu t'as une peau de bébé, ça compte pas. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, c'est. Euh, je sais pas, C'est un gars-là, c'est un problème, Puis... Moi je me pose une question sur ça. Est-ce qu'il va remettre le jersey du CH? Moi j'espère que oui. C'est le ce genre de joueur qu'on devrait. C'est quoi t'as dit, J'ai dit c'est le genre de joueur que le Canadien a besoin. T'sais, il y a le size, il y a le grit, il, y a, il ouais. peut amener plusieurs éléments que le Canadien manque actuellement. Écoute, il y, y a une statistique qui est assez révélateur. Euh... Révélatrice, euh, c'est ouais. vrai. Non. J'ai raison. Ok. <rire> je manipule <rire> la française, ok <rire> On joue pas de très mignon. Je te juste... laisse aller, là, ben, ben, souvent, mais ça c'était comme trop flagrant. Ça m'a comme, comme un, un coup de slapshot dans le nez, là. ça <rire> m'a fait mal. Là. En tout cas, euh, non, c'est ça. Euh, ai, je l'ai entendu. Je en n'ai pas vérifié, vérifié la statistique, mais aucun entraînement, toutes les parties qu'il a jouées, je pense que même pas 5 mises en échec. Il y en a joué des games là. Il donne en au 4 minimum. Ouais, au moins. 5 mises en échec. Hmm. Puis on l'a pas tant vu non plus à glace. Non, oh hein. Ouais. Le seul moment je l'ai vu à un c'est quand il s'est mis à patiner. Parce que moi, je trouve qu'il patine quand même pas peu, même s'il y en a qui, trouve, qui le trouvent lent, je trouve qu'il patine. Oui. Sauf que comme tu dis, il y a le 16, il y a le grit, il est censé aller devant le net, frapper. Il a frappé que... un arbre là, mais sinon il a pas fait de Ouais, quoi, hein, à part ça, là, tu sais ouais je pense que les Canadiens il aurait dû être plus spécifiques. ouais c'est ça il a du jour. mal compris le message là pas, ouais euh... c'est non mais pour vrai c'est parce que c'est ça l'affaire c'est que il y a le size mais il l'utilise pas j'ai je le... sais pas c'est il faut aussi comprendre euh, si puis regarde on... moi je... je crois encore en en lui là. moi dans le fond quand on a changé Prost, j'étais juste content de depuis avoir Moi aussi là fait que c'était dans le fond on recevait Keishon c'était un bonus tant qu'à moi Le fait qu'il est suspendu sans salaire, ça compte encore, c'est encore mieux. Euh, pas que j'y souhaite de rentrer en ZISAP tout le temps et d'être en désintox, mais c'est juste, je me dis, au pire, <rire> euh, on perd encore moins. Parce que si Casien ne sert à rien et est n'est pas bon, ben là, on, on, on, on perd un peu de la, de la masse salariale. Fait que moi, en, en, en tant que comptable, ça m'importe énormément. Mais euh, à la base, je crois encore que Cassian peut être un bon joueur dans la ligne nationale. J'espère juste qu'on pourra pouvoir se revirer de bord. Il y a plusieurs joueurs qui ont réussi à le faire. Euh, donc moi je me dis il va sûrement être capable il est encore jeune euh... faudrait, faudrait il faudrait qu'il lâche un appel à Mike Ribeiro ouais, c'est peut-être pas la meilleure personne à qui faire l'appel peut-être Thérine Fleury peut-être peut-être. Thérine Fleury il s'est bien reviré de bord ça a pris du temps mais il s'est bien reviré de bord Christian va faire Christian va faire un album de musique en duo de country avec lui peut-être c'est <rire> pas pire. Ouais. Bon, euh, c'est ça, j'aimerais bien en tout cas qu'il ne qu qu soit, qu soit pas automatiquement flushé, je sais qu'il y a un bris de confiance qui a eu lieu euh, Bergevin est bien déçu puis je le comprends, mais j'espère que ça ne va, euh, va pas automatiquement faire qu'il qu est pas signé à la fin de l'année puis qu'on le flush ben, euh, il va falloir que, que, que, que Bergevin commence à apprendre que tu sais pour lui là, des joueurs, c'est pas des amis là. Mm -hmm. il y a beaucoup de misère là-dessus, tu le vois là, quand euh, il y avait les, les 24 CH puis euh, tu le voyais en coulisses, il arrive un incident avec un joueur, puis il est aussi impliqué que si c'était son meilleur chum à un moment donné si tu veux échanger si tu veux signer quelqu'un pour le ouais, bon il bon, bon, faut que tu une distance là. Ouais, mais non ça, ça je suis pas d'accord bon. parce que faut quand même, moi je pense faut que tu es quand même assez proche de tes joueurs c'est sûr qu'il y a une limite à franchir sauf que dans des cas comme ça comment je peux dire j'aurais pas vu Gauthier et Gainé gérer cette situation là honnêtement je ne l'aurais pas vu tandis que lui j'ai l'impression qu'il pourrait peut-être plus la gérer encore là Le joueur il est nouveau de, de, de cet été, là. fait qu'il était pas assez proche peu importe. Mais tu sais, ça à un joueur, comme attends, euh, j'ai un exemple, un Galchenyuk ou un Subban, quoi je, je pourrais dire, je, je pense qu'il aurait pu gérer justement parce qu'il est proche de, de, de ses joueurs, il aurait peut-être eu un plus grand impact aussi. Euh, je sais pas si je peux vraiment utiliser le terme émotionnel, là, mais tu sais il aurait eu un plus grand impact sur. Comment le joueur aurait perçu, genre, mettons Mettons là que ça nous arrive à nous autres, ces situations-là, que qu'un de nos chobs est nous voir puis qu'il nous dit Hey, t'as fait une gaffe, tu sais. Mais regarde, on est là pour toi, puis puis tout. ah mais mettons là, toi t'arrives de t'étais à job, là, rentres du rentré puis ton boss te dit là Ça marche pas cette affaire là, c'est la dernière fois, tu m'as refait une autre affaire de même puis c'est dehors. Tu vas te ressaisir aussi là Oui, ça c'est sûr. Parce que c'est ça... ça la relation. C'est un boss. C'est un patron, lui, là. Oui, c'est sûr. Non, ça, ça je comprends. Mais ça en même temps, regarde, il rentre, dans, il rentre en, en cœur de désintox, puis je pense que. Ils ont pris la bonne décision, là. Qu'ils qu sortent place. Puis, comme vous dites, il y, y en a qui se sont replacés, là. On espère juste qu'ils sortent place. À la limite, il il a pas 35 ans, le gars. Il est pas à la fin de, la, de sa carrière, il est pas dans mal. Puis il a 24, c'est le temps qu'ils apprennent justement, là, à se replacer. Fait que Je pense que c'est un bon moment. C'est plate que ça arrive. Là, il y en a plein qui chiardent parce que bon, on a même mis le prost, on aurait dû garder le prost, bla, bla, bla Ouais, mais on s'en fout, tu sais. Si regarde, c'est fait, c'est fait, là, puis on va vivre avec. Tu mais... pense pas que Vancouver reprenne Keijan tout d'un coup là? Non, non, c'est sûr. Mais tu sais, comme que Benjamin a dit, euh, hey, Keyshin n'y est pas arrivé ça avec un contrat de 8 ans, non? Tu sais tellement pas ce qui peut arriver. Euh, regarde, il va se replacer, il est jeune, euh, ils sont déçus, il... tu sais, Benjamin, honnêtement, il était transparent à 100% dans ce de... euh, dossier-là, puis ça, c'est un truc que j'aime, parce que même chose que je parle avec Gainé puis Gauthier, « Ah, M. Cachion, bla ça a arrêté vraiment de la marde, là, honnêtement, mm -hmm. pis c'est ça, il a carrément dit, regarde, on est déçus, 6h euh, du matin, genre, euh, regarde, on supporte pas ça pas en tout comme décision, puis C'est Ça fait pas très professionnel, ça, c'est sûr. Alors, ah ça, c'est sûr. Hmm. Autre dossier, Jerry, T'as tu de quoi de ton bord? Oui, en parlant de joueurs euh, qui font des conneries, on va parler de Rafita Rice. <rire> oui, c'est une passe sur la palette. Pierre-Julien Poirier qui nous demande de ton opinion là-dessus. Euh, moi, j'ai juste vu le nombre de matchs. J'ai pas lu euh, qu'est-ce qu'il en était euh, en termes de gestes, là. Ouais, ben en fait, c'est que euh, dans une match pré-saison... j'ai n'ai même pas vu le geste, mais non plus, j'ai été me renseigner là parce que je viens d'en voir ça, je me suis Hey, qu'est-ce que c'est ça, une suspension? » Parce qu'il a été euh, suspendu dans le fond 41 parties. On s'entend que c'est une demi-saison. Ouais. C'est clairement, je pense c'est la plus grande suspension jamais donnée dans la Ligue nationale. L'autre d'avant, je pense c'était Chris Simons qui l'avait reçu genre une vingtaine de games. Et pas Todd Bertuzzi qui avait une espèce de suspension de Mongol de genre deux ouais, millions d'années? ça je pense que ce pas la même chose. C'est... Euh, Ouais, ben là il y avait euh, envoyé il avait le une poursuite, un joueur, ouais, c'était autre chose. Ouais. C'était un peu différent, mettons. Euh, mais il a frappé dans le fond. Euh, Jacob Silverberg. Ouais, c'est un, un, un, un prospect des euh, des Dogs d'Anaïn. De c'est ça, qui était un ancien joueur de des sénateurs d'Ottawa. Euh, il y a dans le fond une mise en échec illégale, trêve euh, d'en face. C'est, euh... bah c'est ça, oh. c'est un, un hit à la tête, le carrément. Là. Oh ben c'est vraiment, euh, il, il se donne un élan là, sans joke là. Assez, euh, il voulait le tuer en fait. C'est un gars qu qui a, a eu restes. plusieurs suspensions. Là. Il y a déjà purgé une suspension de 21 matchs pour une mise en échec au départ de Marianne ça euh, ouais. en 2012. Ensuite, euh, une suspension de 25 avec... matchs euh, que la Ligue avait réduit à 21 matchs. Euh, alors qu'il était avec les, les CAD de l'Arizona. Tu sais, le gars, il y a, y a, y a une historique là. C'est pas pour rien qu'on. Moi je. je mon, ma seule opinion là-dessus, là là, c'est pourquoi les DG, ils embauchent encore ce genre de tapons là, s'ils euh, Si t'es embauche le... pas, s'ils jouent pas au hockey, il peut pas arriver de suspension de genre là. Il peut pas faire. Surtout quand t'as un historique, là, t'es reconnu pour être ce genre de joueur-là. Non. C'est assez, là. Je vais te donner. Euh, en fait, ce gars-là aura plus jamais de contrôle. C'est les dernières années qui Ok, cool. C'est fini, je pense, après ça. Écoute, le, le meilleur. que euh... okay, j'ai un blanc sur son nom. Le Big Ouais, merci. J'avais Colin en tête, je sais pas pourquoi, mais Cook là. Il, il joue-tu en ce moment? Je ben, pense qu'il était avec le est Wild. Que, il était avec le Wild, ouais, dans les dernières années. Ouais, mais il s'est calmé, Matt Cook. qui est rendu un gars un petit peu plus. Euh, il... Parce qu'il savait semi-jouer au hockey avant. Là, il a en l'empouverte. <rire> là, il, après ça, il s'est mis à tuer du monde. Puis il s'est remis à jouer un petit peu au hockey. Fait que, tu sais, c'est un gars qui est capable de faire, mettons, une trentaine de points par année, euh, ce qui est quand même pas payé pour un joueur de 3 ou 4e ligue. Puis, euh, ses mises en échec sont un petit peu plus euh, correctes. puis euh, il se bat pas. Fait que c'est c'est pas mal plus calme, son affaire. Tandis que Raffi Torres, qui est un autre joueur qui sait semi-jouer au hockey aussi, c'est un gars qui faisait dans, dans le temps, là, avec les Oilers et compagnie, c'est un gars qui, qui était capable de faire quand même un 10-15 points par année. Mais à un moment donné, il s'est mis à, à, à, comme, dire, « Hey, je pourrais, comme, tuer du monde, serait cool. » Puis, c'est ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas appris encore. Puis un moment donné, il va se faire, euh, soit qu'il va se faire faire le, le son propre jeu euh, par quelqu'un d'autre, ou bien il va juste plus avoir de contrat. Puis je suis un peu d'accord avec ce que vous disiez. Euh, selon moi, euh, ça achève pour Raptors. Il est vieux anyway là. Quand ouais, même, ouais, ben, est il est des pas des si des vieux des des que plans ça, plans mais plans. il n'est pas super jeune. Fait que les chances, là, il y en a eu en masse. Fait que je pense que ça achève son affaire. Oh, ouais. Matt Cook d'ailleurs ne semble pas jouer cette année. Euh... Non, je pense qu'il est avec le Wild, mais. Il... Non, j'ai regardé, il n'est pas, pas dans la ah, liste de leurs joueurs. Ah, Puis il a okay. joué 29 matchs la saison dernière pour 10 points. Fait que, euh... genre, je pense oui, que je ouais, pense. ça, je pense que c'est pas mal fini. Euh, tout comme pour Torres, là, moi, à un moment donné, là, euh, uh, get over it. De toute façon. 41 games, je m'excuse, mais dans 41 games, l'équipe qui le ramène dans l'alignement, c'est parce qu'il va être euh, confiant à Bawouette qui a la Game Shake. La game sera plus pareille Alors, c'est ça. les gars, euh, à chaque semaine, le, le tempo s'intensifie, C'est ça. Ben en fait, c'est ça, ça prouve. Pis, euh, moi, j'ai deux points. Euh, la Ligue nationale, je suis content qu'elle ait mis ses clottes dans ce dossier-là. C'est sûr que c'était facile parce que c'est un. il recommence tout le temps. Je pense qu'il a pas appris. Mais euh, 41 matchs, c'est intense. Puis je pense que certains joueurs qui vont se checker cette année, parce que si ils se disent, hey, 41 matchs, euh, ça paraît en tabarouette, mais peut-être me calmer cette année. Puis euh, une autre question que je me posais, euh, on, on prend la même situation. Les, le, le seul joueur qu'on change, c'est Torres, et exemple qu'on met Ovechkin à la place. Est-ce que vous pensez que la ligue aurait donné un 41 match de suspension? Ben, c'est pas un, un récidiviste. <rire> en partant, sûr, ouais. La Ligue va, dire, va te dire ça, mais elle a toujours, et c'est la même chose pour euh, Shara, tu sais, il y a des gestes, là, tu sais que t'es juste comme sur le bord, là, c'est très, très limite. Pis là, ben, la Ligue, a dit, ben, écoute, y a pas d'antécédent, fait qu'on le punira pas s'il y en avait eu. Mais ça fait quatre fois que tu passes proche de suspendre un gars, Ça devrait compter comme des antécédents. Là. Tu sais qu'il tout le temps ben des joueurs vedettes comme ça, la Ligue les protège de cette façon-là. Et ça, c'est problématique. Ça, ben, et et je t'en ai déjà parlé la saison dernière, Jerry. La Ligue nationale, c'est une entreprise privée. Hein? Fait que si elle veut faire des revenus, ben euh, elle ne veut pas se couper des superstars. Tu sais, Si ça coupe la superstar d'une équipe, elle diminue les revenus de cette équipe-là, puis elle diminue éventuellement les revenus de sa Ligue au, com au complet aussi. Mm -hmm. Fait C'est là qu'il y a un problème là, c'est qu'il n'y a pas de jugement externe, il y a pas de de de, c'est pas une entité gouvernementale ou euh, publique que là tu te dis ben, on n'a pas le choix là, faut réglementer, faut suivre les règlements, c'est la ligue nationale et elle gère ses propres règlements elle-même, c'est du privé. Dans cette mesure-là, les superstars auront toujours un traitement euh, différent des autres. C'est plat, mais toujours. 100% ouais. d'accord. C'est euh, Ovechkin, mais on, on parle d'Ovechkin parce que c'est un gars qui frappe. Euh, mais comme tu dis, il n'y a pas tant d'antécédents. Euh, oui, c'est un gars qui frappe fort. Euh, puis je pense qu'il s'est peut-être fait avertir pour quelques affaires. Je pense mais qu il, il a été jamais dispensé, été. Ça fait ouais, comme à un match ou deux. Là, ouais, là, un comme ça. Ça se pourrait, mais je ne sais pas si c'était. Je sais pas s'il va être considéré ré récidiviste. Ouais non, peut-être. Mais à la base, euh, tandis que des gars comme Torres et Cook, c'est facile parce que les autres, ben. c'était quasiment leur, euh, leur, euh, leur pain et leur beurre euh, récemment. Euh, c'était comme juste de frapper comme des malades et de se battre. Là. Fait que heure euh, c'est moins, moins reconnu depuis que les commotions célébrales sont rendus un fléau. Euh, donc là, ils sont en train de flusher ces gens-là. Euh, donc c'est facile de les, les mettre au boucher, je veux pas. Euh, je veux qu'on parle un peu du Canadien de Montréal, fin du camp d'entraînement, la saison commence euh, mercredi prochain et on sait maintenant qui va faire partie de l'alignement euh, du tricolore. Les derniers retranchements ont été euh, effectués euh, aujourd'hui euh, parce que les joueurs doivent passer au balotage et on se posait la question pour Barberio euh, lors du dernier show, ça a l'air qu'il passe au balotage même s'il est a tout oué. Ça, je, je comprends pas, là, mais en tout cas, il passe actuellement au balotage. Lui et Tokarski doivent passer par ce processus-là. Euh, on va savoir euh, en dehors de 24 heures s'ils si ont été euh, réclamés. Vous en pensez quoi de ces euh, de ces sélections-là de faire que Condon passe avant Tokarski et que Tino Reddy passe en avant de Barbaru? C'est euh, G.S. Moi, euh, bon, premièrement, je trouve que pour, la, pour ce qui est de Tokarski, je trouve que c'est une bonne décision. Euh, J'aurais aimé ça qu'il soit bon un petit peu l'année passée pour pouvoir trouver une façon de les changer. Je pense qu'il a ont, ils ont peut-être essayé Bergevin un peu de l'échanger, surtout en, en voyant Candon qui était quand même bon en Ligue américaine l'année dernière. Peut-être qu'il a essayé de l'échanger euh, sans trouver de façon vraiment de le faire, probablement qu'il n'y ait pas des gens très intéressés. Euh, de toute façon, si tu regardes les échanges qui ont eu lieu, là, des, des gars, à part Robin Leonard, qui pour une raison quelconque, qui a réussi d'aller chercher, euh, réussi à aller chercher un premier choix pour lui. Euh, les, les, les gros backups, il allait chercher des deuxièmes choix. Fait que Tokarski n'aurait pas eu grand chose pour de toute façon. Là. Fait que je suis d'accord que cette année, au lieu de, de garder Tokarski en espérant qu'il soit bon, ben euh, de garder Condon, qui on le sait qui est bon, en tout cas, pour l'instant. Euh, je trouve que c'est une très bonne décision, puis au pire, on, on perd Tokarski au balotage. Rendu là, je m'en fous un peu, honnêtement. Euh, pour ce qui est de. Euh, oui, excuse-moi, jury. Ben dans le fond, Tuckarski, ce qui arrive en même temps, c'est que son salaire est tellement en bas qu'il n'y a aucune pénalité sur le, le, le cap salarial. Oui, c'est ça, c'est pas, pas un problème C'est un... euh, juste plate parce qu'on perd pour rien. Ça. En même temps, j'espère qu'il si, si, si passe, qu'il performe dans la Ligue américaine, qu'il est preneur. Oui, ben c'est ça. Il n'y a pas vraiment. Lui au P il est gagnant s'il se fait prendre par une autre équipe puis sinon ben, ben ils sont dans l'alliée américain, ils rebattent sa confiance puis s'il est bon ben on va peut-être pouvoir trouver une façon de l'échanger un peu comme euh, euh, Ottawa avait fait avec euh, Bishop il y a quelques quand il y avait comme Bishop, Lehner puis Anderson mm -hmm. fait que, on ne sait jamais on ne meilleur hein, by the way <rire> ouais, euh, ouais parce que ben, alors, ils, sont, ils sont allés chercher un premier choix pour Lenner. comme je dis c'est vraiment horrible comme décision de la part de Buffalo mais eux autres ils font rien que des horribles décisions depuis un bout fait ça ne me dérange pas plus qu'il faut Mais, euh, non, c'est ça. Fait que, c'est ça. Pour ce qui est de, par contre, de, bar de Barberio, je pense qu'il y a qu'un move, probablement, ils ont dit, lequel qui a le plus de chances de se faire prendre au balotage? un petit Nordi, fait qu'on va le garder. Moi, c'est ça, que c'est le même que je vois ça. Barberio, j'ai l'impression qu'il se fera pas prendre au balotage, puis s'il se fait prendre, ben, le Canadien va dire, bon, on s'en fout, on, on l'avait juste signé comme ça. Tu sais, c'est pas comme un gars qu'on a bâti longtemps. parce que tu Nordi, ils ont mis des années dessus, puis ils ont encore un espoir est-ce que Est-ce qu'il est, qu est fondé, je ne sais pas. Mais il y a encore un espoir qui va devenir bon. Fait ils ont décidé d'aller avec le moins de risques possible, garder Tinordi, puis essayer de, voir, de bâtir quelque chose avec lui. Là, moi, c'est le même que je vois ça. Moi, je n'ai pas de problème. Ce que vous me donnez là comme argument, euh, sur le plan euh, technique, salarial, clap patente je suis bien d'accord. Là, où est-ce que moi j'ai un problème, c'est quand le Canadien, Marc Bergevin en tête, disent au début du camp, c'est entre les mains des joueurs. Les joueurs peuvent nous forcer la main. Et faire en sorte qu'on est obligé de tasser un gars qui a un contrat pour faire de la place. Ben moi je pense que Barberio a clairement, là, mais clairement démontré qu'il était devant Tino Ouais. C'est plate, là. Parce que dans l'organisation, tous les jeunes ils vont se dire Ouais, ben écoute, on est S'il n'y a pas vraiment un spot de déjà libre, on peut pas vraiment forcer la main à personne. Non, ben c'est comme je te disais. Le club, moi, ça fait longtemps qu'il est vite, là. Ça fait un méchant en bas, je pense qu'il y a juste Camden qui est comme fait. Euh, Whoop, hey, hey, je veux être dans le club, je veux rentrer dans le club. Mais sinon, en tant que tel, euh, c'est clair que Eurosol, regarde, regard. Pas mal sûr que ça va être seul team. On va checker les jeunes, on va voir si ils sont rendus en de développement euh, dans des games de, euh, de lignes nationales. Mais dans en général. Le... Barberio en, encore là euh, oui, il a été meilleur que Tinordi mais c'est pas difficile là, je veux dire euh, j'aurais peut-être été meilleur que Tinordi. Tinordi il a pas été atroce mais il a vraiment rien fait de vraiment impressionnant. Barberio, il a été une surprise dans le sens que ah, je le connaissais je connaissais de nom là, j'avais comme vu dans un un donné, dans un line-up, je pense de Tempo B là, puis j'étais comme ah, je sais pas c'est qui. Euh, fait que lui dans le fond on s'attendait à rien puis finalement ben il a été correct. Tandis que Tinordi, moi je m'attendais à ce qu'il soit bon, puis finalement il a peut-être été correct. Que dans le fond, ils ont peut-être dit on, lequel le, qu'on qu doit garder, celui qu'on a investi 4 ans dessus. puis que. Comme je dis, moi, c'est un premier choix. Je sais pas. Peut-être les joueurs, les, les. Pas les joueurs, mais les dirigeants de Ligue Nationale là, sont peut-être plus brillants que ça. Là. Euh, mais le fait que tu vois un, un <rire> joueur. Je tu vas dire. Oh, ouais, mais, <rire> <c 'est, rire> mais je les blasse pas. Je veux juste dire. Tu vois, tu vois un premier choix qui, qui part au, au balottage, me semble que tu es tout le temps un peu comme. Tu moi-même, je regardais, mettons, la liste des joueurs qui étaient, qui étaient au balotage là, cette semaine. Puis j'étais comme Ah oh, wow, lui il était bon, me semble, dans NHL euh, 2013, je sais pas quoi. j'étais comme genre, me semble que Hey, il est au balotage, il faudrait peut-être essayer d'aller le chercher. Puis finalement, j'allais le regarder et je me disais Ouais, wow, il est pas bon. Mais est-ce que Tinordi aurait la même attirance? Est-ce que les gens pourraient faire comme Hey, lui, là, c'est un premier choix, puis il est gros. On va aller le chercher. Moi, c'est ça que j'ai l'impression. Moi, on dirait que c'est tout calculé, puis qu'ils sont dit Ben, Tinordi va se faire prendre, puis Barberio, il a moins de chance Moi, je pense ben, que c'est juste ça. Puis après, au pire, s'il se fait pas prendre, ben il va dans la, il va dans la Ligue américaine. Puis justement, t'as un un, acti, un euh, actif euh, ou asset en bon français de plus. Puis au pire, Tinordi, ben s'il se développe jamais, ben là, tu, tu le floches. Ouais. c'est comme je dis, je pense en, dans un ancien show. Je me souviens pas si c'était la semaine passée, mais Tinordi moi le, le, la, la salade de me faire vendre là, euh, genre ouais mais ça prend du temps à développer des joueurs de cette trempe là des 6 pieds quelques blablabla bla, bla. euh, non pas à ce point là ça m'étonnerait bien gros que ça se développe à ce point là là il y a eu un, un autre exemple qui est sorti il euh, y a du, du monde qui disait ça genre ouais mais tiens, on, on, on pourrait répéter la même erreur qu'avec François Beauchemin ouais mais en fait Si ça marche pas à une place, ça se peut que ça marche juste jamais. Oui. Mm. Si ça envoie maintenant, peu importe. Ils ont, ont le fou balotage. Ils se prennent par euh, peu importe l'équipe. En fait, dalle. je pense que ce que Marc Bergevin s'inquiète, c'est de voir que les Browns et les Sabres ont besoin de défenseurs et qu'ils vont choisir avant bien des équipes dans l'Ouest. Si le gars il se ramasse dans l'Ouest, à la limite, c'est bien moins grave, parce que tu ne le verras pas tout le temps. Mais s'il se développe puis il se ramasse à Buffalo, puis il finit par se développer. Il devient un top 4. Tu l'as tout le temps dans face, puis tu vas tout le temps de leur faire dire. C'est exactement ce que je pensais pendant que tu allais le dire. J'ai eu un flash. Si qu'il se retrouve à Boston, puis qu'il performe de manière quelconque, parce qu'à Boston, les gros défenseur, réussit tout le temps à performer, on dirait. Euh, puis il y a peut-être... Puis gars, gage laïs ce joueur-là, mais il y a peut-être un peu de Chara là-dedans aussi. Fait que si Chara peut donner des trucs à Tinordi puis qu'il devient un bon joueur, ben, comme tu dis, on l'a d'impact pour 10 ans. Puis euh, ça me tente pas plus qu'il faut. Fait que ça peut-être aussi euh, passer dans l'esprit à, à Bergevin, en effet. ouais mais... C'est sûr qu'il y a la partie avoir peur d'eux, mais moi je pense qu'il y a plus de chances qu'il se fasse échanger parce que il y a sûrement une équipe à quelque part dans la ligne qui fait moi t'es euh, je le veux dans mon line-up euh, mais c'est pas le prix, que... il y a beaucoup de monde qui ont parlé que le Canadien cherchait à avoir au moins un deuxième choix ouais non c'est clair que auras pas ça Je Juste... sais ça, sauf ah. que, et ça c'est un petit peu la discussion que j'ai entendue à la radio c'est mettons là, Marc Benjamin est en train de jaser avec le DG des Sabres Puis là il dit, tiens moi je veux un deuxième choix pis là le DG des Sabres il fait comme non Je te donnerais pas un deuxième. Moi, mon, mon prix, là, c'est un troisième. Va réfléchir à ça, là. Va voir les autres DG, parviens-moi. Là, euh, Marc Bergevin raccroche. Fait le tour des autres équipes de la Ligue. Puis reviens voir les sables. Puis il fait comme, moi, OK, euh, troisième choix, euh, ça va être correct. Mais là, le DG des sables, il fait comme, bon, ben, tout le monde a dit non à un deuxième euh, choix. Fait que, ben, je vais te offrir un quatrième, finalement. Euh, parce que, trois, euh, ça a l'air que tout le monde est pas prêt à te payer ça non plus, là. Parce que t'aurais pas pris le mien, là tu sais il n'y a plus de pouvoir de négociation c'est ça qui le coince c'est le fait que son contrat est garanti de Ligue Nationale, fait que si tu le descends faut que tu le passes au balotage et il y a quelqu'un qui va le ramasser, puis tu essaies de le changer puis les autres équipes font comme, ben s'il est pas assez bon euh, pourquoi tu veux pas le garder tu sais s'il si était assez bon tu le garderais s'il est pas assez bon pour toi pis tu, tu le coupes, ben je vais le ramasser autrement puis il va me coûter rien ouais, ce qu'il aurait ouais. fallu en fait c'est que tu en dit embarque dans le char avec Kaysian <rire> qu'il soit en accident aussi, qu'il se blesse, <rire> puis que quand il revienne, tu peux l'envoyer dans la ligue américaine pour, euh, pour une, un réchauffement, je me rappelle pas comment Le ça s'appelle exactement. Mettons. Reconditionnement, fait que là, il est là 5 games, puis là, s'il y a comme un point par match, puis il est bon dans les 5 games, après ça tu peux les changer c'est ça la solution fait que euh, faudrait demander à un autre joueur maintenant qui saoule puis qui rentre on va moment. demander à Regent Tremblay de réécrire l'histoire puis euh, on peut bon? publiciser ça demain matin excellent il était dans le véhicule finalement avec pas juste <rire> une petite fille il y avait <rire> Moi, un grand bonhomme piété. on l'avait juste pas vu excusez il est <rire> dans la boîte en arrière je, je pense aussi ce qui arrive c'est que il euh, y, y, y a le phénomène aussi McDonough là je sais que c'est pas pareil pareil parce que McDonough a pas autant joué dans la Ligue Nationale que euh, Tinorly puisque Lee a quand même joué une coupe de game Ligue. Je pense qu'ils ont. je sais aussi que c'est pas la même direction, mais je pense qu'ils ont peur que l'histoire se répète. C'est un genre de justement le, le, le défenseur qu'on échange ailleurs, qui se développe genre ultra rapidement et qui devienne l'équipe d'un autre de, le capitaine d'une autre équipe. Et en pensant à ça, je me pensais encore à la paire qu'on aurait pu avoir avec McDonough et Subban. <rire> mais, euh... Arrête, arrête ça. Ça fait euh... mal. Ça, ça fait juste Peur que tu dors pas, Jerry. Ça, <rire> ça fait juste te brûler de l'intérieur puis tu vas faire une crise cardiaque à 40 ans. faut pas que tu penses à ça. Ah, non, mais tu sais, c'est ça l'affaire. Je pense qu'il y a un peu, c'est clair qu'il y a un peu de ça. Là. Je dire, si, tu peux pas, tu peux pas te mettre dans la tête que t va percer l'alignement de Montréal. Écoute, là, il garde à Montréal. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut avoir une blessure assez rapidement et que tu sois obligé de le faire jouer. On s'entend. C'est le, le pire des cas. Veux-tu te dire ce qu'on aurait dû faire avec, euh, avec Tenoordi? Moi, j'arrête pas de te le dire, là, que c'est mental, là, le, le problème. Quand on l'a renvoyé l'an passé dans la Ligue américaine, on aurait dit « donner le C » out of nowhere. OK, si on enlève le sac quelqu'un d'autre qui est clairement pas un espoir de premier choix là, parce que c'était pas un donc c'était pas euh, euh, c'est pas un des, des, des, des top prospects de Montréal qui est en bas là, on s'entend là, c'est un vétéran qui joue là pour jouer des games là puis que il sera jamais rappelé là. J'ai aucune DC qui. Si enlève le C, il boude, tant pis. S'il si rentre pick up avec qui euh, pis puis <rire> tu feras le party. Tu mets le C et tu nous dis petit dit là là, Tider là. T'as une responsabilité, OK? On a une course vers les séries. On a des jeunes joueurs, plus jeunes que toi. Tu es rendu à 22 ans, puis là, il est rendu à 23, il y en a Tu T'es à 22 ans, t'es plus vieux que les autres. On te considère très haut dans notre estime, puis on veut que tu nous prouves que tu es capable d'avoir du leadership. Joue ta game. Joue simplement. Fais les petites affaires. Joue ton jeu de base, puis donne du leadership. Prouve-nous que tu es un leader dans cette chambre-là. Ça, ça aurait été un boost de, de, de, de, de confiance pour lui. Parce que c'est un gars qui était justement un leader dans toutes les équipes qu'il a passé auparavant. Euh, il y a eu des lettres sur son jersey tout le temps. Puis là, tu arrives dans, dans les plus hauts niveaux et c'est pas aussi facile. Ce n'est pas le même rythme. Ça te joue dans la tête. Ça te joue dans le mental. Il tu, tu, faut que tu travailles sur tes, sur tes affaires. Puis as, tu subi des échecs que as subis avant, tu n'as jamais subi avant. Tu te donnes une lettre, tu te donnes un C, là, puis tu disais, gars, leadership, pense à ça en premier. Je pense que ça aurait été un bon bouffe. Ouais, C'est vrai, puis. Alors Aussi, j'ose espérer que, euh, c'est sûr que ça euh, c'est un peu hors de contrôle de la part du Canadien aussi, mais j'espère que de son côté, il s'aide aussi. J'espère qu'il euh, qu s'entraîne beaucoup. J'espère aussi qu'il peut-être qu'il appelle papa. Parce qu'il ne faut pas oublier que Martin Ordi, c'est un méchant de de la Ligue nationale. Euh, moi, j'espère que euh, papa est d'un parage. Des fois, c'est pas bon que les parents soient trop proches, mais dans son cas à lui, vu qu'il plafonne depuis 2-3 ans, Euh, J'espère que papa est là euh, pour peut-être y donner quelques trucs. Mais Papa, il euh, n'a pas l'air trop pro-CH, de ce que j'ai entendu. dans. Ouais, Moutou. Le... Le... Pro-CH, euh, dans le sens qu'il n'aime pas le Canadien en partant, Mais, ou ah, il aime non, pas la fait, façon euh, que le Canadien gère le projet. Exactement, c'est ça. Deuxième, euh, deuxième truc, il n'est pas très très d'accord avec la façon que euh, le cas fiston est géré. Okay. Moi, moi je pense que euh, Bergevin, il a du goût, il est fashion. Tu, tu renvoies ton gars dans la ligne américaine, puis tu payes une fille, tu ne dis pas là une fille, là, elle est vraiment pitoun est top classy pour qu'elle remonte le moral, tu sais que elle y fasse des bons petits plots puis que tu sais une genre de nounou sexy avec plus plus plus avantage. you know ça. Mm -hmm. Fait que euh, c'est ça. Puis euh, il passe une bulle de je suis heureux, j'ai des petits papillons dans le bedon, euh, la, la bonne humeur puis il arrête de penser au hockey, il arrête euh, de penser au côté négatif quand il est pas en train de jouer. Faut que tu tu sais c'est le mental lui, tu sais donne y toutes les chances puis on n'a jamais fait ça, fait que On n'a pas tout fait ce qu'on avait à nos moyens pour l'aider. Mais En tout cas, moi, c'est... Un autre saison pas... de aurait Tremblay. <rire> moi, c'est ça. C'est plate, ce joueur-là, je le voyais euh, bien avant Beaulieu, quelques... un an. Je te ben, puis, un an, j'étais comme, hey, Beaulieu, moi, là, je le flusherais. Mais pas flusherais, mais je l'échangerais, mettons, contre, je sais pas, quelque chose. Puis je garderais Tynordi parce qu'il est parfait pour nous. Finalement, aujourd'hui, je regarde ça et je me dis, ouais, Beaulieu, finalement, euh, il nous a prouvé qu'il est capable d'être bon... Euh, pas mal de tous les côtés de la, de la glace. Puis Tinoide, il est poche moments, mais... dans tous les côtés de la glace. Fait que là, ouais. je suis comme un peu perdu. Bollius a été lent à certains moments, mais ça a toujours progressé vers l'avant. Lui, Tinoide était plus haut puis il a régressé au lieu de juste continuer à, à, à, à s'améliorer. En mm -hmm. tout cas, je, je, je suis vraiment déçu. Puis ça montre que... Euh, Euh, ça montre que Timmins n'est pas, pas parfait là, le chef du recrutement euh, Trevor Timmins n'est pas parfait parce que dans la même équipe au moment de repêcher euh, Tino Eddy il y avait Justin Falk et euh, John Merrill qui sont deux joueurs qui sont dans la Ligue nationale actuellement Falk mm -hmm. est avec les Hurricanes de la saison dernière il a quasiment 50 points là. en termes de défenseurs il y avait les mêmes adversaires les mêmes, les mêmes conditions de match les mêmes stress même mêmes tout puis il a pris le moins bon des trois t'sais. C'est ça. ça là-dessus, c'était un peu décevant pour, euh, pour Timmins. On a vraiment drafté le size avant de drafté le talent. Puis ça, ça a joué des tours au Canadien, bien souvent. Ouais, en effet. Mais euh, parlant dans le fond, de, de, de, de joueurs au ballotage, ça fait de la place à d'autres joueurs. Bon, je sais que ça n'a aucune. Là, aucun tu ne vas pas me parler de Talbot là. Non, pas en tout. Ok, fieu. J'allais. <rire> hey, J'ai déjà, déjà perdu mon. J'ai déjà pété une coche sur Internet pour ça, OK? Ah, j'y allais, là. J'étais craqué, là. Je, je, voyais, je te voyais à 100 000 à la ronde me sortir un... Euh, « Ouais, t'as le bot on le prend dessus. » Non! Hey, <rire> hey. Non, Keep non. J'ai pour... I Jerry OK? À l'avenir, je vais arrêter de douter. Non, non, moi, là... Non, euh... mais il pourrait aider notre penalty Non! Ah, <rire> <rire> <Non! rire> y en a un million, hein... Euh... <rire> Ah Le ouais, soir, il <rire> ouais, est libre, là. Ouais, non, le soir. <rire> est Allez, vrai. continue, Jimmy. Ouais, c'est ça, dans le fond. Il y a eu euh, des joueurs à balatage, ça fait de la place. Euh, et on a accueilli un nouveau joueur qui, je suis assez content, parce qu'il euh, a signé un contrat d'un an, 750 000 hey, Je l'avais, c'était mon prochain truc. Yeah, on est 100 000, on regarde <rire> Et euh, je suis assez content parce que ça... Avec sa signature-là, moi, personnellement, je trouve que ça me donne trois bonnes lignes. Trois solides bonnes lignes qui sont capables de scorer, qui est quand même la... du contrôle de rondelle. Et je parle de Thomas Fleischmann. Oui, ça, c'était pour ceux qui nous suivaient pas. Là. La marguerine, comme la le... ouais, <rire> radio commence à aller sur la ma main. <rire> avec la petite pub. Mais euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, Thomas Fleischmann, qui, euh, on va se le dire, je pense qu'il y a eu une... La chimie s'est faite assez rapidement avec euh, lui et Dernais. Euh, puis avec oui aussi dans c'est une bonne troisième ligne qui nous a comme je dis, ça nous apporte de l'attaque. Euh, il calme le score des buts le dernier contrôle le rondelle, puis Oui, uh, qui fait un peu la job de Gallagher, son si veut parce qu'il fonce partout, puis il patine, puis c'est Il, il fonce, c'est sa job. Ouais. Euh, fait Moi l'enfant, je veux juste savoir vous autres. Est-ce que vous êtes euh, du même avis que moi, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez fait yes quand vous avez eu la, la petite notification sur votre téléphone? Ben, euh, moi, je oui, satisfait. Parce que la durée est bonne, le salaire est bon. Euh, ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette signature-là est en cause. Ben, en fait, ce qui a causé cette signature-là, c'est le fait que Toronto ça n'a pas marché, puis on est obligé de le payer euh, quasiment 2 millions euh, pour jouer pour Toronto. Fait que, tu sais, j'espère qu'il va avoir une bonne saison. Je suis pas content pour le gars et qu'il ait réussi son pari. là Ça, là-dessus, je pas un mot à dire, mais ça prouve que Bergevin fait des erreurs des fois, mais que Il trouve tout le temps des moyens. Il trouve tout le temps le moyen de réparer ça, on the side avec une solution alternative. Puis euh, Flashman, c'est ça. C'est une patch pour pour parentaux. Fait que on s'en tire plutôt bien, mettons. C'est une très bonne patch, euh, Fleischman, parce que dans le fond, un, il y a eu un bon camp d'entraînement, ne veut pas, fait que ça l'a aidé à sa cause aussi. Mais euh, si tu considères juste le fait que on, on a jamais comme trop de profondeur là. Euh, ce gars-là il va pouvoir aider ses trois, ses trois premiers trios je ne le vois pas passer l'année sur le premier trio exemple non mais au mais... lieu de Wiz sur la première ligne quand ça va pas tu mets flashman tu as déjà plus de plus de potentiel offensif là exactement exactement si s'il y a une blessure d'un des joueurs, euh, ses, ses, trois premiers, euh, ses deux premiers trios, ben, il va pouvoir patcher pour euh, une quinzaine de matchs, je suis sûr, sans trop de problème. Euh, donc lui et Semin, pas nécessairement ensemble, mais lui, lui et Semin, je trouve que c'est des, des, des méchants de bonnes signatures, parce que tu te dis, ces gars-là, ils, ils gagnent rien, ils gagnent 2 millions à 2. Ils essaient juste de se rebâtir une carrière, eux autres. Euh, au c'est sûr qu'au pire, ils vont être super bons, Puis, on va y perdre, mais oh, au ils vont nous avoir aidé un an. c'est ça, c'est méchant, bon coup de Bergevin dans les deux cas, même s'ils donnent, même s'ils font juste 25 000 points chaque, ça va quand même être quand même quelque chose d'intéressant. En fait, tu te dis au pire. En fait, moi je te dirais au pire ils sont mauvais pis ils coûtent pas cher. Au moyen ils sont super bons pour on les signe pas. Ouais. Au pire, <rire> ça serait qu'ils soient super bons, pour on une l'illusion, pour les signe trop longtemps, genre 7000, 4 ans, puis on soit éponné pour le racheter dans 2 ans parce qu'ils s'en pognent le bec. You know, tu sais? <rire> ouais. Faut pas tomber le... dans le panneau. Non, faut pas. En effet. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu. Hey, Hé, j'ai appris ça aujourd'hui. Il y aura pas de 24CH cette année? Vous en pensez ouais, quoi? Ouais, je suis tout déçu. J'ai une face déçue. pas mais... Je sais que toi, ben tu souviens ça un peu, là. Un peu, oui, en fait, j'attendais. Bon, je les pas à TV, parce que je suis tout le temps en retard, j'ai jamais de bon horaire pour regarder la TV. Mais j'ai trouvé sur Internet de façon tout à fait légale. Oui, bien et, sûr. Euh, et je les écoutais pour en parler tu dans notre C'est de vidéo <rire> Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, euh, moi, j'aimais ça. mais J'aime beaucoup ce genre d'émission-là. Je sais qu'il y, y en a d'autres aussi qui jouaient sur NHL Network ou des trucs comme ça avant, là. Euh, d'avoir comme les dessous du décor d'une équipe j'ai euh, je sais pas j'aime ai, ça mais en même temps il y a un côté de moi qui fait c'est correct que ça soit fini parce un moment donné si on s'entend ça fait quoi il trois... ouais, y a eu trois saisons ça revient pas mal toujours au même on s'entend mm -hmm. Et euh, ça fait juste une distraction moins aussi pour les joueurs. Là. Je veux dire, il n'y a plus de caméra qui suit. Et puis, s'il n'y a pas ça, ils peuvent se concentrer un petit peu plus. Puis, je suis content. Mais en même temps, j'aurais aimé ça parce que c'est la première année qu'un capitaine euh, comme Patcherly. Puis, euh, j'aurais aimé ça voir euh, quelques petites affaires en même. Je... Euh, Qu'est-ce qu'en est la cause, selon vous autres? La distraction. C'est ça le numéro un? C'est pas... Euh parce que c'était pas si peignant que ça, ou que... Ah bah oui, ça c'est sûr, là. ils ont pas fait de DVD rien, Il y a pas de... ça joue à TV... Euh... Moi je trouve que ça commençait à être compliqué peut-être pour l'équipe à gérer, parce que... Et que, de ce que j'ai écouté, là, puis que j'ai entendu sur le show, c'est qu'il y avait beaucoup trop de résumés de matchs, parce que le monde les ont vus ailleurs, là, les matchs, ouais. pas besoin de bien monter ouais. avec des ralentis, là. On veut voir qu'il faut. Qu il fallait juste montrer des petits. Ah, oh, il y a eu un but à gauche, puis un but à droite, puis euh, Paturity il applaudissait. C'est comme. Un moment donné, on a, on, on, comme tu dis, on les avait vus ces affaires-là. Puis euh, un petit peu comme tu disais, Jerry, je pense qu'on a fait le taux pas mal. Ça, on le sait qu'envoyer quelqu'un des mineurs, c'est ça fait ça fait chier le joueur. Puis on commence à savoir comment lui dire. Fait que tu sais. Moi, honnêtement, j'avais écouté la première saison. Je pense que c'était la saison aussi que Jean-Louis Leblanc se fait envoyer des mineurs puis il le rencontre puis c'est tout cute. Mais à un moment donné, j'ai lâché. là. Je ne me tentais plus d'écouter ça parce que justement, c'était tout le temps la même chose, je, je trouve personnellement. Là, fait que... Moi, quand je parle de gérer aussi, quand c'est positif, tu es content Puis quand c'est négatif, tu es obligé de contrôler qu ce qui est présenté. Mm -hmm. S'entends-tu que le nombre de sacres était pas assez élevé là? <rire> devant d'avoir ouais. des clips puis des Si euh, les... on n'a pas perdu. Diontre, nous sommes euh, pas assez bons. bon. Euh, pis tu sais, ça a créé des ballons aussi là. Euh, le joueur québécois là, euh, qu'on qu a vu signer son premier contrat professionnel, le là, là tu fais comme, ok, tu crées des attentes envers les fans là, mais l'équipe là, elle peut pas faire mieux que le joueur il fait. Par moment, donné, des fois t'as mm -hmm. des décisions à, à, à prendre. Puis oui, le gars il a fait de l'équipe, mais il a fait genre 15 matchs parce qu'il s'est blessé. Puis faut que tu gères tout ça là. C'est, bon. Je pense que c'était même une distraction plus que pour les joueurs. Je pense que c'était au niveau même de l'organisation, de gérer cette image-là supplémentaire qui était, qui pouvait être très intrusive là. Même si, euh, même si tu passes pas tout à la TV, tu filmes bien plus de matériel. Fait que il y a clairement des affaires que il va avoir des malaises à des places. Là. Ça c'est sûr. Moi ouais. bon, en fait, j'apprendrais une, euh, une vieille formule qui avait déjà faite. c'était euh, l'émission Nos Canadiens. Euh, c'était une journée. Ah, avec une... Anne-Marie Wittenshaw qui mangeait de la oui. piscine avec Giunta, là! Oui, c'est en plein, ça! Tu une journée avec un joueur, je trouve que c'est d'un, c'est moins intrusif, et, quand je peux dire, c'est pas une biographie, mais tu sais, c'est... Il hey, avait été joué OK y avec Kerry Price et sa blonde, c'était cœur, hein? Ouais, non, mais... Je veux plus d'affaires de même! <rire> Moi, je trouve ça moins épais. Genre, moi, j'adorais adoré 24CH. À la saison 1, je capotais bien raide. La deuxième, j'étais comme, ah, oh, c'est nice qu'on fasse une deuxième. Et euh, la troisième, euh, la... honnêtement, ma ballon était un peu désoufflée. Je vois, okay, c'est correct. Comme vous dites, mm -hmm. le, le résumé de match, résumé de match. Mais euh, ce qui est le fun avec un nos Canadiens, avec justement Améry Wittencha, c'était que tu découvrais un joueur en particulier. Je sais qu'il faisait un peu dans 24CH, mais c'était très minime. Quand tu as des nouveaux joueurs, ben tu sors nouvel épisode ou... Je sais pas, peu importe. Tu as des spéciaux, une fois de temps en temps. Mais il y a toujours eu des spéciaux de ces affaires-là. Euh, il y avait aussi, dans le temps de hors jeu euh, c'est drôle, là, parce que c'est comme le même sujet, là, le, même, le même nom de podcast, <rire> mais le temps de hors-jeu avec euh, Paul Buisson. là. Il, il est beaucoup pensé? moins sympathique que moi. Ouais, ouais, ça, pour le même poids. C'est <rire> clair. Mais euh, Rest in peace. Mais euh, non... Euh, tu, il faisait ça aussi elle a rencontré des joueurs un petit peu personnel national puis il faisait des activités avec eux autres fait que l'affaire d'Anne-Marie Wittonshaw, c'était un peu la même chose aussi mais euh, toi CA je trouve c'est juste trop long aussi euh, pas l'épisode, parce que l'épisode durait, je pense, une, une demi-heure, mais il y en avait quand même plusieurs, tandis que si tu regardes euh, d'autres shows comme, il euh, euh, y avait eu des shows, il y avoue, avait des 24 hein, pour les, les séries spéciales, le, tu sais, les matchs euh, ouais, extérieurs de la, la Ligue Nationale, ouais, c'est deux semaines, pas deux semaines, là, mais il y avait comme 7-8 émissions, mais ils filmaient ça sur un mois, puis that's it. C'est ça. Exactement. Fait que ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que c'était deux heures, dans le fond. Je pense que c'était deux épisodes de une heure. Puis ça, j'étais juste assez pour savoir un peu qu ce qui se passe à, dans, dans la chambre puis euh, savoir un petit peu comment que Brice Galov est fucké, puis des affaires comme ça. Ça, je trouvais <rire> ça vraiment <rire> le fun. À <rire> ouais, une entrevue, t'es en train de parler de son chien, puis Ah il est blanc comme les montagnes en Russie, puis à l'intérieur de ses yeux, je voyais les plus belles affaires là, au monde. <rire> puis écoute, il est comme spirite là, il est comme oh, tu fais oui. à fond là, tu fais comme, Oh boy! Quel sale personnage! Eh, c'est ça, exactement. Fait que ça, je trouvais ça vraiment le fun, mais justement, je trouve que deux heures, ça suffisait. Fait que c'est peut-être pour ça aussi là que je me suis tanné un petit peu. Là-dedans, euh, là-dessus, en fait, euh, on, va, on, va, on va te remercier de ta présence, G.S. Ça me fait plaisir. Écoute, merci beaucoup de l'invitation. J'étais bien content de. Votant avec la compétition, votant avec l'adversaire, on traversera des mineurs next time. Tu vas voir. Ouais, mais comme je dis, je vais les blaster en public. Ça les fait mal paraître. Bon, bien salut Guy. Salut JS. Ciao JS. C'était JS Chaplot que vous puissiez retrouver sur Spider Alert TQC et aussi sur Parlons Balado. Euh, émission qui parle de balado. <rire> oui, évidemment. Ça parle de nous autres, un gros, puis des euh, autres podcast. Exact. Euh, Jerry, t'avais-tu d'autres sujets? Euh, oui, dans le fond, j'avais euh, un sujet que j'ai euh, partagé vite fait un peu euh, sur euh, Facebook tantôt. Donc, euh, ça, les gens ne euh, savent pas. <rire> oui. S'ils me suivent, ils le savent. Oui, suivez Jerry sur euh, Facebook. Voilà, ouais, en fait, je veux parler du phénomène. Euh, un phénomène qui est assez rare, en fait. De, euh, parce que Quand ça arrive, habituellement... Euh, La le... lune le... rouge, c'est ça, hein? Non, non pas okay. en tout. Mais euh, quand ça arrive, c'est parce que le, le joueur qui, qui avait cette lettre de cousu sur son chandail ah, s'est oui. fait échanger, oui, oui. ou qui euh, n'est plus dans l'équipe, ou pris sa retraite, ou peu importe. Fait que c'est assez rare qu'une équipe va avoir eu un capitaine, parce que c'est de ça que je parlais, un des capitaines, euh, et qui qu se fasse enlever le C pour le faire donner un, le C à un autre joueur et qu'il reste dans l'équipe. Et que ce deuxième joueur-là se fasse lui aussi enlever le C pour ensuite l'avoir euh, sur un autre joueur qui, euh, là je parle de, du phénomène de changer de capitaine, ce qui est arrivé dernièrement dans le fond avec les Sharks de San Jose, qui ont nommé aujourd'hui leur nouveau capitaine, Joe Pavelski. Euh, en soi, le choix n'est pas mauvais. Moi, ben, Le que choix je trouve... est très bon même. Oh, oui, c'est ça, il est super bon. Je trouve juste ça bizarre que Patrick Marleau ait eu le A, euh, le C, puis que quand ils ont été chercher Joe Thornton, Marleau m'a fait « Ah, il a perdu son C », pour que Joe Thornton se ramasse avec le C. Il a ordonné hein? à Marlowe éventuellement. Oui, mais en fait, je pense qu'il y a eu un alternant à un moment donné. Les ouais. deux s'alternaient ici, puis là, il y a Thornton qui l'a eu totalement. C'est une fin de et... semaine sur deux. Oui, c'est ça. <rire> puis, euh, il s'est fait enlever dans le fond l'année dernière, je pense, ou l'année deux... dernière, parce que le temps que la... Ouais, relation. Je pense qu'on passé une partie de la saison, pas de capitaine. Oui, c'est ça. Maintenant que la relation est assez houleuse euh, entre lui et les, euh, les dirigeants de l'équipe. Et là, il y a cette année qui est Joe Pavelski, le nouveau capitaine des Sharks de San Jose. Moi, là, hey, Joe Pavelski, j'aurais un malaise. En même temps, je sais qu'il faut que tu t'en foutes. Je veux dire, regarde, euh, c'est mon capitaine, c'est mon capitaine, si t'es pas capable de gérer ça, ben, hey, fais-toi C'est une, changer parce il une drôle l'histoire, ça, là. C'est un peu ça, pis je trouve ça bizarre, parce que on s'entend que c'est pas dans les secrets des dieux que les Sharks de San jose veulent se débarrasser de Joe Thornton et de Patrick Marleau. C'est pas qu'ils n'ont pas essayer. Les deux sûr. ont des clauses de non-mouvement euh, et de non-échange. Ils peuvent contrôler leur destinée à fond. Et <rire> Joe Thornton est en guerre ouverte avec le propriétaire. Le propriétaire a dit dans les médias, on veut échanger Joe Thornton, on cherche à s'en départir, Bla bla." Euh, et euh, Joe Thornton qui a répondu « Ben écoute, moi je m'occupe de jouer au hockey, lui il joue pas au hockey Fait qu'il se mêle de ses affaires. » Carrément. Et depuis ce temps-là, c'est guerre ouverte entre les deux. Le gars a euh, plein contrôle de sa destinée, veut pas. Et le propriétaire est, est lié, il y a un contrat, il y a pas le choix de le payer. Pendant ce temps-là, eh, Thornton fait sa petite affaire. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Continue à jouer au hockey. Euh, profite des paysages, des filles en bikini, du non-stress de jouer en, en, en Californie, puis que personne ne te reconnaisse. Euh, je pense que je resterai là aussi, moi. <rire> je me prends le vimoncé. M'en fous. Euh, C'est une très très drôle histoire ça. C'est. C'est. Il va le faire suer jusqu'au bout. Ouais, ben, euh, moi, je, je comprends vraiment pas le mot. Puis en même temps, je, je suis pas Joe Thornton, là, pour ceux que ça étonnait. Mais tu euh, T'sais. Avec lui, là, je m'en irais. Je sais pas. Ça me semble que.. Il y a sûrement d'autres équipes qui ont besoin d'un Joe Thornton, parce qu'on s'entend qu'il est quand même encore assez pratique. Euh, un bon gros premier centre, euh, bah peut-être pas autant premier, dépend des équipes. Mais tu sais, comme une équipe comme Coyote, les Coyotes, une équipe comme je sais pas, les Panthers, une équipe contre... Pas, les, les Panthers, mettons. Une équipe contre euh, peu importe. Euh, une équipe qui ont besoin d'un bon joueur pourrait aller chercher. Puis moi, avec lui, il me semble que j'aimerais bien mieux me faire « Hey, je vais monter à une autre équipe qui a besoin de moi que je vais remonter l'équipe. » ouais, je... Moi, je pense que c'est une question d'orgueil plus que d'autre chose, tu sais. Ah ouais, mais c'est dans le ouais Oui, mais genre, à 6.75 millions par année de L'orgueil, hein? On peut en faire ce qu'on veut. Ah, c'est sûr, mais je sais pas. Je trouve que c'est. En tout cas, moi, moi personnellement, je vivrais pas bien dans ce phénomène-là. Là, non, je non, comprends. C'est moi, non plus, moi là. tu sais, même Marlot, là. Euh... Je sais pas. Euh... Ah, je m'en irais de l'équipe. Peu importe, là, je regarde, ça marche pas. Il Me semble que l'ambiance doit être moyenne avec les coéquipiers ou... ou encore là, je suis pas dans le vestiaire là-bas. Mais c'est c'est clair qu'il doit avoir dans, genre deux ça doit être split en deux là. Il doit avoir le clan Torrington puis il doit avoir le, le clan couture là. Ben c'est ça puis là, en même temps ça ça m'apporte la question hein, les maudites clauses de non-échange. Je pense qu'on en avait parlé dans oui, un Oui, je sais, puis je t'ai dit la même affaire. Ces équipes qui les donnent, les joueurs les demandent, mais si toutes les équipes décident de ne pas donner On finit de clore le débat, tu sais. Ben Moi, je serais carrément un affaire. Regarde, euh, on, on annule tout. Euh, ben Pas on annule parce qu'il faut qu'il qu respecte les contrats, mais on n'a plus le droit de donner ça. C'est fini. Sauf que quand quand un joueur, là, mettons, il a le choix entre... Euh, là, maintenant, c'est moins le cas, là, parce qu'avec IKILL, il y a une nouvelle ère. Là, mais mettons, là quand ça allait vraiment mal avec les sables de Buffalo. Là. Le joueur, il a le choix entre aller avec les sables de Buffalo ou aller avec... Euh, Une équipe qui va bien. Mettons euh, les Kings de Los Angeles. On te on donne, donne le choix. Puis il y a une équipe qui te donne 3 millions. Ça, c'est une équipe euh, qui est cool, là, que tu veux, euh, tu veux gagner. Puis il y a une autre équipe qui t'offre 5, mais avec une clause de non-échange. Tu contrôles ta destinée, on ne peut pas te... Ben ça va peser dans la balance. La, la, la... Ça ah, va je... faire que tu réussis à signer des joueurs que normalement, tu n'aurais pas signé. Ah, je comprends, mais c'est n'importe quoi. Imagine, là, mettons là... Euh... Chicago, ils on a ils ont, ils ont, ils ont fait une gaffe en signant Brian Bickle, là, parce que c'était le, les joueurs à la mode dans ce temps-là, avec les Clarkson puis tout, qui ont signé à euh, des 5-6 millions chacun. Puis regarde, là, euh, Clarkson, il serait échangé à Columbus parce que c'est un poids, puis là-bas, il jouera pas beaucoup. Là. Brian Bickle passe deux fois balatage en moins d'une semaine. Euh, Chicago, sont pognés avec. 4 ou 5 millions par année. Imagine lui qui aurait une clause de non mouvement et une clause de non-échange. Ça arrêtait de la merde un peu. Oui. Puis je, je, on, va, on va se répéter, là. Les DG sont caves. <rire> ben là. C'est a... comme notre, notre, notre lettre motive de ce de show-là. C'est mon mantra. Moi, je me couche le soir, puis je dis ça deux, trois fois, là, puis je file super bien après. <rire> J'évacue toutes mes frustrations en disant ça. Les DG sont caves, les DG sont caves, les DG sont caves. là, je file coup du dogme un petit nounours. là. En j'espère juste que ça va se régler, ces affaires-là, parce que là, je suis... les moves comptables comptent de plus en plus, puis je... ça, ça ruine le sport un peu. Ben oui, parce qu'il n'y a, y a plus de transactions, c'est extrêmement compliqué de de, euh, de pouvoir faire ce que tu veux, de, de, de pouvoir manœuvrer ton équipe comme, comme tu le désires, parce que tu es, es tout le temps coincé. Euh. Mais c'est là que tu vois les meilleurs DG, tu sais, c'est probablement ça, les meilleurs comptables d'équipe, les meilleurs DG, c'est ceux qui sont capables de monter une équipe qui fait du sens en se gardant euh, une marge de manœuvre qui fait du sens aussi. Et ça, c'est pas, euh, c'est pas donné à toutes les équipes. Le Canadien cette année a une belle marge de manœuvre là, actuellement. Euh, on a de l'espace sur le plafond. On est à, on est à 67,7 millions, c'est un plafond à 61, 72 on en le même ouais pour 71 pour un cake ouais un truc de même tu sais on a une belle marge de manœuvre c'est pas écœurant non plus là, mais on a quand même pour une équipe compétitive là, qui s'est rendue en deuxième ronde encore l'an dernier puis en finale de conférence il y a deux ans on a une belle marge de manœuvre et les équipes qui sont pas liées à la gorge ben sont obligées des fois d'échanger des gars justement pour se libérer du salaire fait que ça permet aux talents de, de circuler mais ça fait que les transactions sont surtout extrêmement compliquées à faire dans la ligue nationale <rire> Et moi, je trouve que ça a tué un petit peu l'essence du sport, là, de, le côté... Euh, le, le, tu sais, moi, le, le trade deadline, là, quand j'étais jeune, là, je suivais ça en malade. Tu avais quasiment la moitié de la ligue qui changeait de place. Tu spéculais, il y avait des rumeurs partout. Puis là, tu as de la misère à avoir des transactions. Là. ouais ou si tu as des trades, c'est genre euh, Nathan Orton pour David Clarkson. ouais hey, grosse transaction de fin. <rire> non, mais moi, tout je suis comme toi. Là. Moi, je dis... Twitter, la première utilisation, c'était pour ça. C'était... Puis, tu sais, on s'entend, le phénomène existe de peut-être 3-4 ans, là, même que mon Twitter n'a pas servi à grand-chose. Mais <rire> c est, c est, c est, je me souviens, quand j'étais jeune, c'était fou, la ligue complète changeait. Euh, même... À, y a, y a, moi, c'était la date limite et le 1er. Le 1er juillet. Oui, oui, oui, exact. C'était les deux journées où ce que j'étais, je veux tout voir ce qui se passe dans la ligue nationale, puis à Astor, ben c'est pas Le premier, ok, c'est correct, là. Je trouve ça quand même le fun. On fait juste avoir des. On fait des face bombs parce que. Quoi? 5 millions pour ça? Je me suis fracturé le front quand le Pouliot a signé avec les Hollywoods. Mais non, c'est. Ouais, c'est. C'est ça. C'est. Les DG sont caves. C'est là. Il faut retenir ça. C'est vraiment le truc important. Ouais. Ah, ouais, vraiment, vraiment, c'est ça le le, le, le la... ah, là, as tu As-tu un autre sujet parce que moi je il me reste les, les, un petit peu les, les prédictions, les spéculations de le, le reste de la saison que je... c'est pas vraiment un sujet, je veux pas qu'on aille ait là-bas autant, mais je veux juste euh... je, ça ne touche pas nécessairement nous, mais je, je veux quand même en parler parce que pas que ça touche pas nos fans, mais quand même euh... bon, il y a une nouvelle station de radio qui est sortie. C'est 91.9, on va se le dire, je pense qu'il y a plein de gars qui écoutent ça, parce qu'on n'est pas tout le temps live, nous autres, sinon c'est nous autres qui nous écouterait. Ben oui, clairement. Euh. <rire> Et euh, je l'écoutais aujourd'hui, justement. Et euh, Michel Langevin a reçu un appel d'un auditeur qui m'a vraiment agacé. Et je, je, je ne généralise pas du tout... Euh, je... Peu importe, c'est juste un statement que je fais. là. Il n'y a pas juste les DG qui sont caves, C'est ce qu'il faut que je comprenne? Oui, il y a un auditeur qui est cave. Okay. Euh, je sais pas c'est quoi son nom, je m'en fous. C'est juste qu'il s'est plein. Qu'est-ce qu'il dit? Qu il, il a demandé carrément à Michel Langevin, parce que lui, il fait des tribunes téléphoniques. Oui. Il reçoit les appels des, de fans, ouais. de sport en général. Et l'auditeur a demandé à Michel Langevin qu'il devrait plus parler de NFL. Et là, moi, ce qui m'agace, parce que Michel Langevin disait dit, « Regarde, vas-y, toi, parle-en NFL. Moi, je connais peut-être pas autant ça. » Puis, on s'entend comme JS l'a dit au début du show. Je pense qu'il l'a dit au début du show, sinon je me trompe, mais c'est pas rare. À Montréal, c'est ça, c'est 80-90 d'hockey. hockey. Y a-tu ça au début du show? Il semble qu'il y a ça au début du show. Ben, c'est peut-être moi qui l'ai mentionné, là, que c'est es... extrêmement important... Euh... Le, le, le, le, le sport, puis surtout le, le Canadien de Montréal, c'est fou comment est-ce que c'est... C'est énorme, là puis ça gruge euh, tellement de part de, de, de, de, de tout ce qui est publié. C'est ça, c'est le Canadien mur à mur, on s'entend. Ouais. Puis, tu sais, même... Ben, ça serait un peu spécial, là, mais ceux qui nous écoutent habituellement aiment le hockey. Sinon, ça serait un petit peu bizarre qu'ils nous écoutent pour <rire> le hockey. Mais Les gens, même... ils écoutent ça juste pour pouvoir mieux détester le Canadien. C'est Mieux tu détester <rire> le hockey en général. <rire> C'est peut-être parce qu'on parle des horreurs des fois. Mais euh, bon. Puis tu sais, il était, on va, on va le dire, il était en joie le vert que Michel Langevin a dit « Non, moi je parle de hockey. » Puis il a raccroché à l'ingoté puis il est parti. Il avait l'air comme frustré. Écoute ce que tu veux écouter. C'est la magie des podcasts, ça, Parce que tu peux écouter ce que tu veux. <rire> puis tu vas en trouver, tu sais. Comme nous autres. Et je veux juste dire aux... Oh, parce qu'il qu y en a qui nous écoutent, qui écoutent le... Peu importe, là. Tu sais, vous avez le choix. Fait que... Si que quelqu'un nous dit sur notre page... De pas. de, de parler d'autres choses. Parler pas assez de Ligue américaine, ben qu qu'est-ce que je te dise, hein? Ouais, ça... c'est ça. Ou le junior, moi je connais rien, dans le junior, fait que si tu me poses des questions, il y a des chances que je te dise n'importe quoi. Fait que c'était juste ça, c'était un stin. Non, je ne pas en compte, mais ça, ça m'agaçait, puis vu que j'ai un podcast que je peux parler aux gens qui m'écoutent, <rire> j'en profite. Fait que tu sais, si vous avez eu pour ça, ben switch it passe. Mais euh, question de même, là, t'as clairement plus écouté la station que moi. Euh, qu'est-ce que t'en penses en général? ben c'est super le fun pour vrai moi j'aime ça c'est sûr que moi je l'écoute pour le hockey fait que tu sais c'est vraiment c'est le fun puis en même temps il y a beaucoup de beaucoup de tribunes téléphoniques fait qu'il y a beaucoup de fans qui parlent c'est le fun des fois d'entendre l'opinion de gens autres que des spécialistes si on veut c'est des spécialistes au hockey euh, mais tu sais C'est. C'est ça. Il faut que ça fasse de hockey. Y'a-tu des, des, des teams d'animation que tu préfères? Le matin, des... c'est dans le 20, après ouais, ça. Parfait, je vais te faire mon top 3 ouais. de d'animateur. Euh, J'adore Jean-Charles Lajoie. C'est. Euh, J'aime le fait que euh, regarde, je dis ce que je veux. Fait que si t'es pas content, écoute-moi pas. Puis, tu sais, il apporte des.. Des, vraiment des bons arguments, ça j'adore ça, tu sais. le gars, tu vas pas lui poser une question, puis s'il sait pas, il... il va te le dire, je le sais pas. Mais s'il sait, t'es mieux d'avoir des bons arguments pour, te... pour le contredire, parce tu vas te faire rentrer dedans. puis j'aime ça. Je veux dire dans le sens, il, il sait de quoi qu il parle, tu sais. Tu peux pas, il... pas revenir contre ça. Sinon, j'adore aussi Enrico Chicone parce que c'est le. l'ancien joueur, je sais que Georges Larac, là, mais. Ouais. Le... Ce que j'aime de Tichonin, c'est qu'il ramène les journalistes, il ramène les spécialistes. Waouh, les joueurs de hockey, c'est des humains aussi. Ouais, il était agent, il, était, il, a, il a vécu pas mal le côté joueur de la business. Il a vécu pas mal. C'est ça. Puis j'aime ses points de vue, tu sais. Puis c'est l'autre côté de la médaille que j'adore vraiment beaucoup. Puis euh, c'est la plus grande perte de TVA Sports, sérieusement, je trouve personnellement. Ben, il fallait euh... laisser plus de place à Brisebois. C'était ça le plan. Ouais. <rire> pour s'améliorer, là, c'était ça. <rire> ouais, je pense qu'ils ont manqué un petit peu de jugement là-dessus. <rire> mais c'est pas grave. On l'a radio à journée longue. Ben, pas à journée longue, mais je... on comprend ce que je dis Et euh, j'adore aussi, euh, dans mon top 3, il y a Michel Langevin, donc euh, on s'entend que es du sport le matin, j'adore. Euh, c'est une très bonne team. Puis euh, une mention spéciale et une découverte pour Meeker. Ouais. Bah si je te dis meeker, est-ce que ça dit quoi Ben je sais que c'est comme leur tech un peu là. Ouais, c'est ça, mais euh, une bonne découverte. J'aime bien. Ah, ben, euh... Imagine si c'était moi. Hein Mais oh, c'est ça, ça serait fou red, là. Mais... En tout cas, euh, non, pour vrai, c'est une bonne station, c'est sûr que euh, quand qui parle pas de hockey, euh, je suis comme un peu moins à l'écouter en général, mais j'adore beaucoup euh... c'est une bonne station encore, tu sais, c'est sûr qu'il y a des trucs à amélioration mais le matin puis Jean-Charles Lajoie je pense c'est bah bon, c'est sûr que c'est ça que je pogne le plus j'écoute beaucoup Gonza... Gonzo et euh, Larac ben moi j'aime les entrevues que Georges Larac est capable d'aller chercher tu vois que le ouais. gars il était apprécié dans la ligue nationale parce que il a été capable de jaser avec plein de monde dans la ligue puis, ça euh... c'est sûr L'autre fois, j'ai écouté une entrevue avec Jeremy Roenick qui est maintenant commentateur à NBC, si je me trompe pas. Ouais, je pense en que cas, ça. Une télé américaine, il commente les, les matchs. Puis, il parlait de plein de trucs. Puis, euh, tu sens que le gars il a une réelle amitié là, avec, euh, avec ces, ces gars-là de sa génération de hockey. Fait que ça Là-dessus, c'est un gros plus pour une radio montréalaise. D'avoir un un port d'attache à l'extérieur, parce que j'étais un peu étonné, je là tu sais, les commentateurs à la haute chambre, là, que ça fait 60 ans qu'ils n'ont pas euh, mis un pied dans une chambre de hockey euh, de la Ligue nationale, là de, de, de, euh, dans la business actuelle, c'est bien cool, là, tes histoires des Nordiques, là, avec euh, Maurice Fillion, ouais. mais get over it à un moment donné. C'est en plein, ça. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, puis ce que j'aime, c'est que, mais ça dépend, là. pas n'importe qui, là, mais tu sais, comme on parle de Jeremy Ronick, là, Ce gars-là a de la couleur en tabarouette là. oui Il a une personnalité assez forte. Je pense qu'il se fout un peu de ce qu'il va dire, dire Dans le sens... Regarde, prends-moi comme je suis. Oh. Je pense que ça finit de même. C'est un peu... Tu sais, Don Cherry, c'est un peu de même. C'est pour ça qu'il est amusant un peu. Le, moi, je tripe un peu moins. je l'écoute un peu moins en anglais aussi. Mais... Tu sais, il y a des joueurs comme... Guillaume la tendresse, maintenant. Pour ouais. nommer que lui, il a un peu moins. T'sais, mais Mathieu Darche... il est beige. Il est, il est tellement beige. Puis ben, même Darche, ce que j'aime, par c'est... Il... il a encore une... J'ai l'impression qu'il y a une tête de dirigeant genre, dans le hockey. C'est le genre de gars que je verrais à un moment donné être dans un bureau de hockey. Ben, je sais pas jusqu'à quel point, là, mais le gars, il y a, il a, il a quoi dans la Ligue nationale? Il, il a joué 250 matchs, puis une quarantaine avec le Canadien. Non, plus que ça. C'est euh, plus qu'une centaine, 100, autour de 150. Quasiment la moitié de sa carrière avec le Canadien, Vraiment, il a joué Popé. Je pense que c'est <rire> qu moins que ça. Mais... Comment je te dirais ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de vécu dans la ligue pour que euh, vraiment je le prenne en considération. Je suis même à... Ah, c'est gros. Tu sais, c'est ah. comme... Euh... Celui qui canim à TVA là, euh, Dave Morissette, tu sais, t'as 4 games dans la Ligue Nationale. Ouais. Si tu me jases de hockey, je serais pas sûr que t'es crédible tant que ça, tu sais. Ouais, mais Dave Morissette va chercher les baby boomers. Ouais, bah il, il est si fin. Il est, est ça, il est snap, Ah, il... oh, c'est-tu pas cute, le Dave Morissette à TV? » Moi, je le trouve correct, là, mais c'est un... Moi, C'est un amuseur public. Comme j'ai toujours dit, ouais, c'est ça. Il réussit à faire un effet de gang. Je, je, euh, il faisait. En l'attaque entre peu importe le, le, le show de table ronde un petit peu à la 110%. Puis, C'est un gars de, de team. Tu sais, il, il était bon pour rassembler tout le monde puis de faire un, un teamwork. Ça là-dessus, c'est correct. L'animation, c'était cousu, cousu, mais il s'améliore tranquillement pas vite. Mais tu peux pas me le présenter comme étant un spécialiste de hockey. Je trouve pas ça crédible. C'est un animateur coloman. Voilà. C'est pas comme. Moi, mais il y a des il y a des euh, spécialistes que j'aime beaucoup euh, Michel Villeneuve parce que il est il euh, a pas d'accord moi je trouve qu'il essaie trop de jouer au cocky. ouais ben euh, je suis d'accord avec ça mais encore là ses faits sont vérifiables sont vérifiés il dit pas de conneries ouais mais tu sais tu peux être un spécialiste tu peux avoir plein de connaissances sans te mettre sur un piédestal. Ouais, c'est euh... sûr qu'il y a un côté snob, si dans le sens où ouais. je sais de quoi je parle, euh, si t'es pas d'accord, ben c'est moi qui ai raison pareil. Là. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais sinon, il euh, y en a un aussi que j'aime beaucoup juste. En fait, j'aime quand il parle du Canadien, parce que c'est pas son équipe préférée. Je sais que son équipe préférée, c'est plus les senators d'Ottawa. François Gagnon. C'est en plein ça. Moi, c'est un peu. Comment je peux dire? J'aime avoir un avis extérieur quand on parle du Canadien parce que même, moi, toi, peut-être un peu moins, mais moi, quand je vais parler du Canadien, je suis un petit peu plus fan de l'équipe. Il, il y a une teinte, là. C'est ça. Je, je suis objectif, mais ça se peut que tu me parles de Souban, que moi, c'est plus rose alentour de lui, tu sais. Mais, euh, c'est ça que j'aime un peu quand tu as un avis extérieur. d'un. Regarde, le gars, il tripe sur Ottawa, puis je pense on le sait, c'est pas caché. Puis quand il parle du Canadien, des fois, il ramène des petits points, je suis comme... Ouais, j'avoue, tu sais, il faut tu sais comme tu me dis souvent on, on va triper sur Carson ou euh, un autre joueur dans une autre équipe parce qu'on le voit un match, puis pendant ce match-là, il fait pas d'erreur. Ouais. Puis souvent nous, on le voit deux matchs, puis il fait peut-être une ou deux gaffes par match, ben ça fait 160 erreurs, C'est ça, mais lui même, si c'est euh, lui tout, il, va, il va, je pense qu'il a regarde tous les matchs canadiens, là, mais il est capable d'avoir je sais pas comment l'expliquer mais c'est ce genre de phénomène-là de regarde wow, là c'est pas euh, c'est pas si pire ou c'est si ça, puis je sais pas je trouve qu'il y a un bon œil pour euh, l'ensemble de la ligne nationale. » ouais moi j'aime bien euh, Mathias Brunet de la presse je le mets en très haute estime euh, je lis beaucoup son blog les commentaires qu'il écrit puis euh, tout ça euh, je trouve qu'il y a une bonne tête de hockey puis il est pas euh, il est pas dans le sensationnalisme, social là c'est comme il écrit là Il n'y a pas besoin d'être. Il n'est pas à TV ou quoi que ce soit pour euh, faire des codes d'écoute. Fait tu il n'y a pas le côté flashy. Puis ça, je trouve ça très très cool. puis c'est un gars, moi je trip sur tout ce qui est prospect, développement et ces affaires-là. Puis il est très centré là-dessus. Fait que tu c'est pas mainstream comme, comme discours. Euh, sinon, Yvon Peno, je l'aime bien. Je l'aimais pas comme analyste durant les games parce que Ben trop de blabla sur d'autres affaires. Mais dans une case de écoute, on te donne 10 minutes, parle-nous de telle affaire de hockey. Je trouve qu'il est super bon pour euh, imager à patente, rendre ça concis, euh, accessible. Euh, mm. C'est pas la plus grande tête d'analyste de, de, de hockey, là, mais je trouve que c'est mon sais. Il... Ouais, J'ai l'impression aussi que c'est un comment je peux dire, c'est un fan qui a du temps d'antenne. Ouais. Euh, sinon, euh, Jean-Charles Lajoie, je, je l'ai déjà mentionné, c'est pour ça que c'est à cause de lui que j'ai commencé à, à faire de la radio. Euh, pas parce que Ben oui, je l'aimais, mais en fait, c'est que quand je l'ai connu, il euh, y avait une, euh, une genre de radio-réalité euh, aux amateurs de sport à CKAC dans le temps, et il avait gagné le concours, ça, ça lui donnait le droit d'avoir une émission de radio à CKAC, puis il a commencé à faire de la radio de même, Puis j'ai fait comme, ah oh, ouais, tu peux devenir animateur de radio, c'est niaiseux, là, mais, tu sais, moi, je je voyais ça comme ah, oh, ça, so on de même, quasiment, tu sais, tu vois ça lointain, c'est inaccessible, puis là, tu vois un gars qui, tout d'un coup, apparaît, puis tu t'as vu le parcours, pis t'as vu le cheminement, puis hop, oh, il est dans tes oreilles, pis tu le trouves bon, tu fais comme, ben pourquoi pas moi, tu sais, je pourrais peut-être réaliser ça moi aussi. Fait que je me suis informé, pis j'ai fait mon cours de radio, puis j'ai animé, euh, j'ai travaillé dans le domaine pendant une couple d'années, tu sais, c'est à cause de lui que j'ai fait ce... C'est un squit ça dans ma vie tu sais que j'ai essayé ce, de vivre ce trip-là. Fait que ça, je vais toujours euh, y en a être reconnaissant, même s'il n'y en a aucune maudite idée. Tu sais. euh, c'est pas mal ça. Dans ceux que je trouve vraiment, là, que j'aime vraiment beaucoup, c'est pas mal mon, mon, mon, mon top 3. Là. Un bon, an bon analyste, ça va être Danny Dubé aussi. À radio. Ouais, ça, ouais, Martin McGuire, Danny Dubé, c'est comme ça fait un 1, c'est trop un bon duo. Moi, euh, je sais pas si toi tu fais ça. Quand les games sont à radio je coupe le son de la TV puis je mets la radio. Là. Moi, non, parce que euh, je sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause de moi. Je dégage des ondes, mais il euh, y a tout le temps un décalage. Fait que ça me gosse un peu. Il y a un décalage. Sauf que moi, quand je te dis que j'écoute ça à la TV, c'est pas vraiment vrai. Euh, j'écoute ça sur l'ordinateur puis avec euh, les lecteurs, il y a moyen de, re de reculer ton <coughs> délai pour que, les re pour que le son de la radio et de l'image soient en même temps. Ah ouais vois. j'avoue. Ouais, c'est cool. C'est très cool. Je pourrais <rire> faire ça à Star. Ouais ouais ouais. ouais. Ben, je, je devrais répondre en ondes pour pas avoir des preuves incriminantes contre moi, là. Tu sais comment je fais, ben, c'est faisable. <rire> ouais. J'aimerais me poser des questions, gang. Après. Mais, euh, sinon, en tant que tel, euh, moi, j'ai probablement tout passer mes sujets, Puis euh... ouais. Moi, je voulais... Euh, je voulais qu Parce que la saison commence mercredi, on est à deux jours, donc, du début au moment d'enregistrer. On est le 5 octobre, et euh, je voulais avoir des prédictions de ta part. Puis, en fait, je veux qu'on discute un peu de, de, de prédictions. Euh... Le Canadien de Montréal va finir à quel rang? Dans l'Est ou dans la Ligue? Peu importe, là. Je, je... Ben, je vais aller avec l'Est, parce que je trouve que c'est plus facile. Ok. <rire> euh... Mais je pense qu'ils vont être capables de se classer dans, dans les tops pareil, mais. Euh... Ok, bon. Euh... En numéro 1, je pense que Tempo Bay vont être dans les tops. Je serais. Pas mal de ton avis, ouais. Moi, ma surprise de cette année, je crois que ça va être les Capitals en deuxième. Ouais, ça fait du sens. Si Backstrom revient et que tout va bien, parce que je sais que là, présentement il est blessé, mais euh, Oshi et euh, Ovechkin, ça a ça l'air à marcher. Hein? Ça fait des flamèches. fait que rajoute Backstrom dans le trio, ça va faire quelque chose de poper. Euh, mais encore, là, c'est une ligne d'attaque là, mais euh, quand même, tu sais, je dis ils ont all bide On, moi, je trouve qu'il y a un pop club pour aller loin. Euh, en troisième, je pense que c'est là que j'ai de la misère. J'interchange tout le temps. Mon, mon discours change tout le temps. OK. Entre les, euh, les Rangers Cris... et le Canadien. Ah, OK. Pensais je pensais que t a, t a, tu mettrais les Pingouins dans ce coin-là. Non, pas en tout. Les Pingouins, euh, je pense qu'ils vont avoir... Euh, c'est juste en dessous. Moi, je pense qu'on a il euh, y a beaucoup de gens qui ont overrated le, le, le trio euh, Malkin, Crosby, puis... Euh puis euh, monsieur, je prends de la poussine à 3h du matin, là comme tu as déjà ouais. dit, <rire> que, que celle... Je pense que ce ne sera pas suffisant. L'équipe n'est pas assez balancée en attaque pour que... tu sais, Mais que les, les, les coachs voient le, leur façon de fonctionner, qu'on applique un plan de match adéquat contre eux autres, je pense qu'on va être capable de limiter les dommages pas mal là, en, en offensivement. Là. Ouais. Il n'y a pas juste ça. qu'il y a beaucoup trop de points d'interrogation, je pense, à Pittsburgh. Donc, euh, okay. euh... Fleury, c'est déjà... Il est bon c'est en saison, mais la défense... où je suis même, mais surtout en top 2 quand t'as Oli Mato là... C'est un excellent prospect, mais c'est oui. parce qu'il n'est pas, pas prêt pour être là encore, là. Tout que Le temps, il va probablement revenir, là. Euh, je le ferai pas à sa place, mais quand même. Euh, S'il se fait rentrer dedans et qu'il se blesse encore, là... Qu'est-ce que tu as à défendre à Pittsburgh? Moi, je pense que la prochaine commotion cérébrale pour lui, c'est terminé. C'est clair. C est... C est... Il met réellement sa vie en danger. Là. Je sais qu'on a déjà parlé, là. mais si j'avais été Mario Lemieux, moi, j'aurais euh, mis fin à... J'aurais dit, gars, ah, je, te... je vais te payer là, ton entente jusqu'au bout. là, Mais tu ne rejoues plus. Là. Ouais, mais en même temps, il... c'est sa décision à lui. Je veux dire, c est... C est... comprends, mais... On verra. C'est lui qui décide. Mais euh, j'ai hâte de voir. Mais non, c'est Je pense qu'ils vont quand même être dingue. T'sais, ils vont faire les séries d'après moi, mais ça va être de peine et de misère. <rire> est Donc là... le Canadien numéro 4 ou 5, genre, dans, dans ce coin-là? Ouais, genre ça ça, ça l'alterne. OK Puis euh, il, y a, il y a EA Sports ça, qui a présenté sa, sa simulation qui disait que le Canadien perdrait, en, euh, en finale la Coupe Stanley contre les Ducks d'Anaheim. Tu T'en penses quoi de ça? en fait j'en pense quoi? Euh, honnêtement, là, si ça vous l'avez ça serait cool. Si vous l'avez pas remarqué, c'est leur deuxième simulation. Parce que dans la première simulation, euh, les Canadiens faisaient même pas ici il était genre je sais pas combien Toronto était dans le top puis les Bruins étaient premiers excuse-moi ESport yes, tu t'es le à quelque part et ils ont ressorti une deuxième simulation qui ont fait beaucoup plus de promos et euh, justement on voit dans le fond euh, Anaheim contre Montréal en finale je, je tréperais ma vie ça serait euh, vraiment en fait je me, je me fous pas de l'équipe l'autre bord là. je veux juste que le Canadien en finale de la coupe mais euh, non ça, ça, ça serait vraiment cool je n'y crois pas par exemple parce que euh, je pense que des équipes qui sont juste trop euh, d'un sont plus fortes que Montréal à moins que Carey Price go sa tête, que Galchenyuk devienne notre premier centre à 70 points par année que Semine torche des culs euh, que Souban fasse son 80 points que j'avais prédit T'sais, on s'entend, il y a plein de si Euh, si ça va super bien je veux dire tout peut arriver là. si les autres équipes se blessent c'est <rire> la même chose ouais c'est ça ça prend une belle conjoncture de malade c'est ça mais non sinon moi euh, si tu veux ben, je, peux, je peux moi même ma prédiction finale de Cup Stanley euh, je tiens à répéter que l'année passée <rire> euh, ma finale c'était Rangers Nashville et que je me suis planté euh, <rire> donc euh, <rire> après mais je pense avec... que les Ducks c'est une bonne prédiction là. Euh, ouais. Ducks Tampa Bay en finale puis Je serais pas surpris que Bay la gagne. Ah, ben moi, euh, ma surprise de saison va être ma surprise des séries. Euh, moi, ma finale, c'est en AIM aussi. Je veux dire, je pense que les sports-là se sont pas vraiment plantés. Euh, avec les Capitals de Washington. Et je crois que les Capitals vont gagner la Coupe oh, Stanley. Long shot! En sept matchs. Et <rire> ça va être la série de la carrière de Ovechkin. Genre. Ah, peut-être, peut-être. Il va la finir avec 35 points, là, la Syrie. <rire> euh, Plecanek, ce n'est pas de savoir combien de points qu'il fait. C'est de savoir où est-ce qu'il termine la saison. Ouais, ben, Ça, vous... À Montréal ou ailleurs? Ailleurs. Je, je te le dis, dans le temps de Noël, là, juste un peu là, avant là, ou un peu après, là, il se fait changer. Ou à date limite. Je suis sûr qu'il finit pas l'année. Bon, de 1, le un an de contrat c'est sûr qu'on va perdre dans le... Ben, perdre, ça dépend, hein, mais c'est sûr qu'il se fait changer à date limite. Une équipe qui, a... qui veut, je sais pas, aller plus loin. Hein. Genre Détroit ou... Euh, Peut-être pas Détroit parce que là, si on dit en l'Est, c'est un petit peu plus touché, touché mais... Ouais. Tu ouais, équipe... ouais, sais, comme une équipe... Je sais pas Moi, je verrais genre Vancouver aller le chercher. On a vu déjà des transactions entre les deux équipes, puis tu sais, ça, ça te fait pas de dommages, puis Vancouver, euh, il manque de punch en attaque, ça, ça pourrait faire du sens. Ou un Nashville. Nashville, ouais. Moi, c'est les Jets. Ouais. Mettons ouais. que tu changes un problème. Ouais. Tu vas te chercher un gauflin. Eh hey boy. <rire> Long shot d'accord. Ouais. ouais, non, ça arrivera pas. Mais c'est pas OK. <rire> Tino Eddy, finit-il la saison à Montréal? Ça, je pense c'est la plus tough. Parce que. Je serais porté à dire oui, parce que ça fait trois ans que je le puis que finalement, il est encore là, en réel. Là, ça regard. peut être Ligue américaine aussi, là. Ouais. Mais tant que ah, ça va ouais. vraiment pas bien, là. sa valeur va baisser, tu leur retournes dans Ligue américaine, puis il passe au ballotage, oui, mais si ça va vraiment pas bien, il n'y a peut-être personne qui va le ramasser. Ouais, ben ouais, ben je serais porté à dire Ligue américaine. D'abord, si tu me donnes ce choix-là, c'est sûr que... C'est sûr que ça, À moins qu'il se débloque vraiment en début de saison. Bon, les gars mécanes. Galchenok et Sémine. Vont-ils finir la saison sur le premier trio du Canadien? Ben moi, moi je trouve que c'est mon premier trio en partant. Là. Donc, Donc Gale... tu mets un marqueur de 39 buts sur sa deuxième ligne, toi. Ben. Euh... C'est les deux premiers trios, là... Je suis d'accord avec toi, là. C'est interchangeable tant que moi, mais on va toujours te positionner dans les médias un premier puis une deuxième ligne, même si, en réalité, il n'y a pas vraiment de différence. Là. Mais dans la tête des gens, est-ce que ça deviendra, cette ligne-là, notre première ligne d'attaque? Non. Pourquoi? Parce que Eller ne marchera pas toute l'année. Et Ce qui serait pas surprenant. Galchenyuk va monter sa première ligne parce qu'il va dominer. Semine va le suivre parce que la chimie va marcher. Et que Patcherudy va venir se mêler à ce trio-là. OK. Parce que Plekanec va descendre sa troisième. Dernay va monter sa deuxième. Eller va être sa deuxième, mais avec Dernay. Puis euh, Smith-Pellet, je suis sûr qu'il va ressortir du lot, Ouf. moi, Oh, long shot. Je ne sais pas combien de celle-là. Ah, right. Il a bien là. fait, au qu'en d'entraînement. Mais oui, il est pas fait de points. Bon, mais là, c'est quoi qu'on veut? C'est on une deuxième ligne. On veut un gars qui fait des points. là. Ben oui, mais ça va, c'est comme je dis, ça va débloquer. Là. Ben oui. <rire> au moins, okay. il frappe, il frappe. Ah oui, bon. il frappe comme un gars de quatrième ligne, là. Ah, c'est bon, regarde, on va s'en reparler en saison. <rire> cool, c'est bon, ça fait le tour de, de, de, de ce que je voulais savoir, que tu allais te mouiller. Ah oui, de, oh, euh, dernière, écoute, on ne peut pas passer à côté. Souban, vas-tu les ramasser le Norris? Oui, je te le dis, s'il marche toute l'année, c'est 80 points minimum. Ça, c'est plus que 20 points que l'année passée, là. Oui, ben c'est 20 points de plus que l'année passée. <rire> ouais, ouais, Il y a une soixantaine de, de points Oui, Ouais, t'as raison. OK. Non, pour vrai, euh, je suis sûr. Je suis sûr que c'est au Band Simonary cette année. Et si il finit encore troisième en arrière de Doughty, je pète ma coche. J'envoie <rire> un email à Gary Bittman. Directement. On va trouver ça, là, On va.. Euh hacker son compte pour on va envoyer des courriels de malade. Ah, c'est Gary Batman un commercial à Nature Non, C'est pas ça son nom. Pense pas non. Je <rire> serais <rire> surpris que ça soit ça. En fait, je serais tellement surpris que je pense que c'est peut-être ça pour vrai. <rire> parce que c'est tellement comme les gens penseraient tellement pas que ça peut être ça que inévitablement ça va être ça parce que c'est ce qui va le plus déjouer le monde là. Ça serait malade. puis euh, Price autant Price. trophées. Hey, ça j'aime ça que tu m'as posé cette question-là parce que honnêtement, je pense qu'il serait capable d'aller chercher un deuxième visino, peut-être pas quatre, euh, quatre, ou cinq trophées comme cette année, hein. mais euh, je non, euh, le deuxième visino de suite, ça serait possible, peut-être pas le M Jennings euh, comme cette année. Je pense que le Hart a coûté le Norris à Subban. En ouais, ce sens, ouais, ça, ça, ça disqualifie le défenseur, son impact, si tu dis que le meilleur joueur, celui qui a sauvé ton équipe, euh, c'est le gardien de but qui aide les statistiques du défenseur. Ouais, non, ça c'est vrai. En même temps, il aurait dû se donner le deuxième place au moins, là, que ça, qu ça fasse sens, là. C'est surtout que D'Aoutti. Ah, regarde, moi, je ne comprends pas, là. 2 mais les Kings n'ont pas en fait les séries, 60 points plus 20 pour Suban. Je ouais. tiens à répéter, là, c'est une bonne statistique défensive et offensive. Ouais. 66 ou 62 points, je me souviens 66, pas pour C'était comme plus, plus 7. 7. Plus 7, ouais. Ouais. C'est euh... quelque chose. Moi en tout cas, moi je le même, mais le plus 20, là, même si tu as Kerry Price en arrière. Il y, y avait McDonald de l'autre bord. Il y avait, bord, là. Y avait euh, le hamburger. Là. Ouais, ok. Qui a gaulé sa tête euh, une moitié de saison, là, ça, ça aide un défenseur aussi, ça. Alors, en tout cas, j'ai de la misère avec le Norris de l'année passée. Oui, moi aussi. Je pense qu'il y a eu un vol là-dessus. Il n'y a personne qui a appelé la police. Oui, on aurait dû le faire. <rire> on aurait dû. <rire> euh, bon, ceci étant dit, Jerry, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? On peut me retrouver sur Facebook, euh, Jerry Godbout. Euh, si vous voulez parler de hockey, de trucs geek ou peu importe, il euh, n'y a aucun trouble. Faites juste me dire que vous venez de où pas nécessairement genre Mexique ou des affaires là mais genre yo je t'écoute sur jeu pas de trouble sinon euh, vous connaissez probablement aussi un autre projet que je vais peut-être faire un retour bientôt c'est un peu un scoop parce que je pense que même les deux autres le savent pas, pas et, et... et avec <rire> tes princesses arrête tu te fais inviter dans ce temps là ah. <rire> tiens ta, euh, ta chaise au chaud c'est ça que je fais ouais ma chaise est à Gatineau <rire> Ouais, tu viendrais chercher, c'est ton problème de ah. se rendre là. là. Ouais, vu de même. Donc, euh, l'autre projet qui est les geeks sont parmi nous, euh, on parle aussi de, de, de trucs geeks en général. Là. Pas mal n'importe quoi, tout ce qui touche aux super-héros, BD, jeux vidéo... Euh, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Peu importe. Ouais, c'est vrai, effectivement. Des fois, c'est n'importe quoi. Des fois, on est plus hors-jeu dans les geeks sont parmi nous que dans hors-jeu. Ouais, c'est vrai. Hey, on, a été, on était soft hors-jeu aujourd'hui. Oui, effectivement. Puis, euh, on n'a pas parlé des Oilers. Non. Sauf quand j'ai mentionné qu'on parlait des Oilers une fois. D'ailleurs, <rire> mais... tu parlais de, de Capitaine. Probablement que Andrew Ference va se faire enlever son C puis il va être encore dans l'équipe cette année. Et voilà. Finalement, tout ce que j'ai dit avant, ça n'a plus rapport. On a parlé des Oilers. Ouais. <rire> faut suivre la tradition. Euh, donc, euh, c'est pas mal. Un uh, Twitter aussi, parce que je, je, cette plateforme, je l'ai découverte cet été. De plus en plus, je l'utilise. Euh, je tweet beaucoup avec Lancham en passant. Et ils peut ah, ouais. répondre. J'adore. Puis ils disent quoi? Puis toi, tu lui dis quoi, genre vous êtes des Mardes? Non? Non, non, pas tout. Je, je tweet <rire> beaucoup avec eux autres. C'est fou l'insolaire, là. Je tweet <rire> beaucoup aussi les questions du jour de Valérie Sardin pour que ça passe à RDS. Ah ouais! Si vous voyez de mes questions, un euh, moment, ben dites-moi-le. Euh, J'écoute pas, tu sais. J'écris pour me voir, mais je n'écoute pas, tu sais. Bon, tu le chauffe, t'es même pas là. Ouais, euh, sinon, c'est pas mal ça. Bon, Est-ce est cool. est que je suis ailleurs Non. Euh, je, je, je, la zone fan film. Ouais. <rire> Un moment donné peut-être. Mais je sinon. Ça, mais je, me, je fais comme. Non, ça, non. C'est <rire> plus d'actualité. Sinon, toi, t'es sur Internet ou si. Ouais. At Gangjian de B sur Twitter, pas très présent, mais quand il y a des journées, là, genre 1er juillet, puis la date limite des transactions, je suis pas mal dessus. C'est pas mal là que ça se passe mon affaire. Sinon, je vais gagner sur Facebook. Euh, vous pouvez retrouver aussi à la barre de l'émission euh, Réalité Augmentée qui est sur la même thématique que les geeks qui sont parmi nous, fait qu'on est super compétiteurs l'un l'autre, on se déteste à mort sauf quand on est sur un jeu c'est la trêve, oui c'est la trêve c'est là qu'il y a comme un pack là, de sang puis euh, c'est là qu'on on, on, on se calme parce qu'en temps normal on se parle pas, on se déteste on dit tout juste faire exprès de faire chier de l'autre, on est de même là. on se déteste à mort et euh, <rire> sinon, euh, sinon c'est pas mal ça, euh, pour les moyens de me retrouver sur les internets et pour un petit appel, ouais. JS qui était sur le show, oui, euh, je sais qu'on en a parlé sur, euh, sur Parlons Balado aussi et at euh, JS Chapelot sur Twitter voilà, je pense yes. que c'est ça hein ouais c'est pas mal ça, sûr, ça je pense que ça ressemble à ça OK. Euh, hors jeu on a aussi euh, Facebook, euh, hors jeu Podcast, et on a un Twitter, at Orgeux Podcast. Et euh, hors-jeu, bien sûr, c'est tout dans un mot, parce que disons que la française, on la manipule comme on veut. Euh, c'est pas mal ça. Ça fait le tour. Je cherchais s'il y avait d'autres choses. Euh, on a un site internet, orjeupodcast.wordpress.com Il va y avoir des articles. Avec la POC. Pop. Ouais. Puis euh, là, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ouais fait que ça conclut l'épisode Delwis. Hein Ah le numéro de l'épisode, c'est ça, tu <rire> de, de me ressortir ça toi là. là? Ouais. OK, bon, l'épisode Delweis se termine ainsi. C'était l'épisode 22 hein. <rire> je dis je pense, ça de mais je, je me pas oui. sûr. Je sais pas. Je euh... suis pas c'est doit me rendre là, fait que j'ai compte pas. C'est pas grave, c'est hors jeu de l'émission ça. Exactement. Voilà, c'est ce qui fait le tour. Merci Jerry. Merci JB. Merci les auditeurs. On vous sait nombreux et euh, super fanatiques. Vous êtes, vous êtes malades. Euh, on reçut des brassières l'autre fois. C'est cœur. On vous aime d'amour de... pur. Ça sera pas le bon sens. <rire> à la prochaine tout le monde. Bye bye. Ciao là.